RTL, il est 16h. Tout de suite, les informations. Les trois alpinistes morts dans les Alpes étaient français. Ils n'étaient pas encadrés par un guide quand ils ont chuté dans une crevasse sur le chemin du retour. Les gendarmes de haute montagne se sont chargés des secours dans la matinée. Les alpinistes d'une même cordée étaient dans le secteur des dômes de Millage, dans le massif du Mont Blanc, quand ils ont chuté à environ 3600 mètres d'altitude. En Corse du Sud, le guide était en règle, affirme le procureur d'Ajaccio, après une sortie en canyoning qui a fait cinq morts. Le guide qui a fait partie des victimes avait été contre lundi dernier par les gendarmes qui lui avaient demandé de changer ses baudriers, ce qu'il avait fait. Les participants à cette sortie ont été emportés par une grande vague. La météo avait tourné à l'orage. Le groupe avait poursuivi son parcours alors que les autres participants avaient eux fait demi-tour. Retour d'un trafic normal demain à la gare Montparnasse. La SNCF prévoit d'assurer tous ses TGV ce vendredi, une semaine après l'incendie d'un poste électrique qui avait semé la pagaille pendant plusieurs jours en plein chassé croisé des vacances de juillet et d'août. Le groupe Aéroport de Paris porte plainte contre 14 individus après la bagarre déclenchée par les rappeurs Booba et Karis hier après-midi dans un terminal d'Orly. Les motifs de la plainte sont troubles à l'ordre public avec un préjudice d'image, un préjudice financier ainsi que la mise en danger de la vie d'autrui. L'altercation a duré plus d'un quart d'heure dans un magasin de duty-free. Un hall a dû être fermé pendant plusieurs heures entraînant quelques retards de trafic. À Paris, toujours les touristes privés de Tour Eiffel, ce monument parmi les plus visiter de la capitale reste fermée aujourd'hui en raison de la poursuite de la grève des personnels. Les négociations se poursuivent entre direction et syndicats qui protestent contre les conditions d'accueil des visiteurs. L'église catholique s'engage contre la peine de mort. Le pape François a modifié le catéchisme, la doctrine officielle. La peine capitale est désormais qualifiée d'inhumaine. Le Saint-Père souhaite son abolition partout dans le monde, mettant en avant des systèmes de détention efficaces qui n'enlèvent pas aux coupables la possibilité de se repentir je cite. L'épisode de canicule va se poursuivre demain avec l'Est et le Sud du pays toujours en vigilance orange, un soleil de plomb et des risques d'averses orageuses toujours demain sur les reliefs, les températures pour l'après-midi encore jusqu'à 40 degrés en Basse-Vallée du Rhône, 34 à Aurillac, à Paris également 34 degrés, 32 du côté d'Angers, 29 à Anglet, 25 degrés seulement à Saint-Malo. Les courses à l'hippodrome de Clairefontaine-de-Ville avec d'abord un rappel du quinté Bernard Glass. Tout à fait Alexandre, c'était la troisième épreuve, le en plus 61 et la victoire pour le 12 Pink devant le 7 Comédia Aérea le 6 Sweet Icon, le 16 End of Story et le 8 Jenna John 12, 7, 6, 16 et 8 la bonne combinaison de cet après-midi l'arrivée des rapports de la cinquième belle victoire du 12 Raja Ampat qui rapporte 3,40 et 2 euros devant le 7 Quota Reality 13,50 et le 2 Adacta 9 euros, 4 place pour le 11, la sixième course est revenue au 8, Mount Papa qui rapporte 3,41,70 devant le 13 Citic de 10 et le 3 Prince 6.90, 4 place pour le 4, 8, 13, 3, 4, la 6 la 7 est sur le point de s'élancer arrivée, rapport aux environs de 17h10 A tout à l'heure Bernard, il est 16h03 sur RTL dans la torpeur estivale Laurent Ruquier et ses grosses têtes nous apportent une oasis de fraîcheur, n'est-ce pas Isabelle Mais Exactement, merci beaucoup Alexandre et à tout à l'heure tout à l'heure <rire> effectivement le parasol. Et c'est jusqu'à 18h sur RTL. Bienvenue à vous pour les grosses têtes de l'été avec Laurent Ruquier. On va démarrer tout de suite avec Christina Cordula, Laurent Baffi ou encore Jean-Jacques Perroni. On est très triste pour vous, Christina Cordula. Je ne sais pas si vous allez pouvoir faire cette émission normalement avec ce qui s'est passé hier pendant la Fashion Week. Votre copine Kim Kardashian qui a été ça saucissonnée. C'est on a trouvé la cachette ce matin. Comment Quoi ça Dans son cul, des millions. C'est <rire> ouais, qu'à mon avis, elle a dû cacher la moitié de ses bijoux dedans. <rire> Ah, c'est vrai êtes... que quand quand il ah. y a un vol comme ça, on sait jamais trop ce que racontent les gens, si c'est vrai ou pas. Allez savoir s'il y avait autant de bijoux qui étaient là ah. ou pas. Ah, elle euh. peut raconter ce qu'elle veut. Pour les assurances, on peut raconter ce qu'on veut. À ah, part des ah, photos. Oui. Chantal, t'as mis un cadenas, ton stérilette C'est bon y a pas de... <rire> J'ai que des bijoux de famille, <rire> Non, mais sérieusement, on rajoute toujours pour les assurances. C'est comme ça que ça se passe, ouais, oui. évidemment. Bon, évidemment. Ça tombe, elle avait trois bagues à 10 euros. Euh, non, autour. pas du tout. Alors déjà, euh, moi, personnellement, ce n'est pas ma copine, la Kim Kardashian. J'ai déjà lancé des appels internationaux pour ne pas copier la Kim Kardashian. Ouais. Un trop de des trop de beaux. <rire> un cheval des chevaux. Ce pas du tout mon style. Oui, bon, écoute, un cheval de chevaux. Oui Oui, oui, le, voilà. C'est vrai que tu fais un petit peu Kim Kardashian Sauf qu'on peut pas poser une bière sur tes fesses as. <rire> Comment Qu'est-ce qu'il t'a dit Vous l'avez rencontré forcément au moins une fois Non pas du tout, jamais rencontré cette personne Cache Et ta honnêtement... bague On va te couper le doigt là <rire> euh. C'était jaloux aujourd'hui je voulais te faire un éloge, je vais plus te faire tu es jaloux parce que comme je suis, j'ai une jolie bague, euh, une voilà. jolie bague, j'allais faire un éloge à Péroni aujourd'hui. Je lui ai dit que ça lui va bien, ça coupe des cheveux, ça le modernise. C'est toujours la même. Et pas... <rire> ah non, il s'est coupé les cheveux. C'est pas du tout ah, la même la femme ah, qui lui coupe. Bah, Mais non, vrai. il est plus samoumoute. Avec une coupe des cheveux C'est vrai qu'il s'est coupé les cheveux, vous avez remarqué Christina Oui parce que sa coupe des cheveux, c'était une des parties très importantes a changé dans son relooking. Je pense qu'il est sentier à glace, c'est un petit problème. Non, mais parce que là, mais Avec euh, les sentiers, je te fais un deuxième trou du cul, moi, ben, mais... <rire> mais Après, c'est moi qui est vulgaire. Laurent, Laurent. <rire> Et, oui, il y a est moi. Est-ce que je peux rentrer chez moi, s'il vous plaît <rire> <rire> ah, Vous ne connaissiez pas. Moi aussi, pas... je rentre chez moi. Vous ne connaissiez pas Christina Cordula Pas sous cet angle-là. Ah, Mais, écoutez, ah. Ah, mais peut... quel angle Mais, non écoutez, mais attends, mais c'est la vulgarité. C'est pas moi qui ai commencé à parler de la vulgarité, chéri. C'est eux qui m'attaquent ici. T'as vu La même si chose sur Chéri me va tout aussi <rire> bien. <rire> si vous n'aimez pas qu'ils vous appelle Chéri oh. Si, c'est mignon. A... mignon. Elle appelle chérie tout le monde. Oui, bah, faites je... pas ça, vous, Chantal. Non, vous voyez... et puis quoi encore Vous appelez chérie, non <rire> Chantal, vous faites-vous la Fashion Week Ah, la Fashion Week, j'adore ça. J'y suis allée hier. Ah, c'est pas vrai Ah, si, j'ai une amie qui pas. expose. Moi, j'adore la mode. Alors, c'est formidable. Toi, tu pas, elle, vous peu, pas <rire> non, elle, <rire> elle adore la mode, mais elle a pas précisé l'année. <rire> Alors, tu es classique. Moi, qui t'aime tant. Non, mais on a droit de s'entretuer ici pour oui, rire. Oui, c'est vrai. Rire. Je t'aime quand même. Maintenant, ça ira comme ça. Bon, c'est bon. vrai qu'ici, tout le monde s'entretue. Un peu, un peu. Aujourd'hui, je trouve que c'est assez gratiné. Oh, ta gueule. <rire> Allez, il est temps de passer à une première citation pour Mickaël Crépel qui habite Vanve qui a dit qu'est-ce qui coûte plus cher qu'une femme une ex-femme Guitry Guitry, non Jacques Martin Jacques Martin bonne réponse de Jean-Jacques Péroni Une autre citation pour Isabelle Quetoux, qui habite Saint-Étienne-de-Montlucan, Loire-Atlantique, qui a dit :« Le seul moment où ma femme et moi nous avons connu l'orgasme simultanément, c'est lorsque le juge nous a présenté les papiers du divorce. » Ça c'est américain. C'est américain. Woody Allen. Oh comme vous le dites bien. Woody Allen. Woody Allen. Et c'est Woody Allen. <rire> Bonne réponse de Christine Accordoula. On va monter le niveau beaucoup plus difficile pour Virginie Levaillant, qui habite Sabadelli, c'est tout près de Barcelone. Elle envoie un petit message, Virginie Levaillant, elle dit « Bonjour à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous écoute dans ma voiture pour aller travailler à Barcelone. Je télécharge tous les dimanches les émissions de la semaine précédente. Qui sait, je recevrai peut-être un chèque de 300 euros avant même d'avoir écouté l'émission. » Peut-être pas exagérer quand même, on n'est pas aussi rapide RTL. Hein. Alors vous la posez votre question Oui, monsieur Perroni, je la pose la question. C'est une citation, donc pour Virginie Levaillant. Et je pense que là, ils sont deux à pouvoir répondre à cette euh, citation. Peut-être trois. Peut-être ma fille. J'y crois pas trop. Je mise, vous voyez, si je devais parier, là, je miserais sur Péroni ou Yann Moix. Les autres peuvent se reposer. Ah ouais. Ok, alors je me repose. Les, les idiots. Oui, mais tais-toi <rire> Si tu veux qu'on se repose aussi. Mais dis donc, vous êtes au taquet aujourd'hui avec moi. Mais non, pas on, on vous adore. Vous prenez de plus en plus de place, faut dire Christophe. Et de Là. cocaïne. Je Voici, les... le... Voici la citation. Qui a dit Il y a deux époques dans la vie d'un écrivain. La première où il parle de lui et la seconde où il parle de lui-même. Châteaubriand Non. C'est moderne, époque. ça, c'est moderne. Oh, c'est moderne, oui. C'est quelqu'un qui est mort en 1899. Oh, oui <rire> La Martine si La nette ta non. naissance, Chantal. <rire> merci, <rire> donc, merci. Donc c'est évidemment un dramaturge, un dramaturge, <rire> un dramaturge du 19e siècle. Balzac Balzac, non. Tristan Bernard Non. Dramaturge euh, français Un dramaturge français du 19e. Il est mort à ouais. Neuilly en 1899. Quelle rue oh bah, <rire> <collé>. <rire> Il a une rue à lui Ah oui, oui, il oui, a une rue dans le 13e arrondissement. 13e 13e arrondissement. arrondissement. Plutôt vers la place d'Italie Ouais. Oui, oh bah, ah bah C'est loin Par rapport moi, à Tongue, c'est à droite ou à gauche euh, Blanqui Est-ce que ces pièces sont encore jouées Ah, il y a une pièce qui s'est jouée il y a pas si longtemps que ça Il y a quelques années, je me demande même c'est pas Nathalie Baye qui jouait dedans Qui sait qui a... De ici. façon, c'est moi c'est qui doivent trouver Donc nous, on peut se la couler douce hein. La, <rire> la j'aurais <majeure rire> pause Je suis assise, bien reposée. <rire> ah ouais, moi aussi. Ça va, il a, toi Il n'a été au cinéma, il, non Il a pas il, longtemps. Il, ouais. il J'ai acheté un bouquin, c'est pas mal. Ouais. Je te ah le oui. conseille. Ouais. Ah oui, c'est le cas. Ouais. C'est un bouquin de Flaubert. C'est très intéressant. Euh... Ah bah ça, ouais, ça vient de sortir. Et ça me ferait euh... très ouais. plaisir. Ça va, toi, sinon Bah écoute, ça va très bien, ouais. je suis en plein... Allez-y, allez-y, allez-y, vous euh... Un indice, Laurent, peut-être Ah bah écoutez, je peux ah, pas vous en dire plus. Musique. Une petite musique Comment une petite musique Non, non, Elle confond pas... avec la vie ah, ah, ah. Non mais elle est con, alors vraiment, hein oh, putain C'est ta faute, hein, ma fille. Tu Pourquoi dis Anadis, donc Anadis, c'est une petite musique. <rire> il a fait que des pièces de théâtre. Ah ou plutôt des pièces de théâtre. Courteline. Courteline, non, mais non, Courteline, c'est bon bien bon. avant. Bien sûr oh que oui. là là. Oh, oh, après Courteline. Alors, mais alors, attendez. Français, <rire> on est, on est d'accord. Français, oui, il la... n'y a pas plus français. Est-ce qu'il y a une photo de lui Ah oui, il y a une Parce photo. Parce que je la vois là, sur votre site. Il feuille. a été photographié non. par... Il a été photographié par... Il a été photographié par... Nadar. Ah oui, Nadar... Ah, bah, Nadar donc, là, Com, non Pardon <rire> Baud... euh... Non, il n'était pas sur Instagram, C'est pas Kardashian, vous voyez. Ah, ouais. Octave Mirbeau. Octave Mirbeau, non, mais c'est bien, vous voyez, c'est essayé. Vous ça. voyez, c'est pas mal ça. Théophile Gautier. C'est content. Théophile oui. Gautier, non. Déjà cité, Laurent Ah oui, il a déjà été cité. C'est vrai que la dernière fois, vous ne l'aviez pas trouvé non plus. Aurélien Scholl Alors évidemment, Aurélien Scholl, non, ça c'est les semelles. Ah euh... <rire> oh bah c'est Alfred... Alfred Capu. Alfred Capu, non. Alors... Combien de syllabes À combien de syllabes Deux syllabes dans le prénom et puis euh, on va dire deux syllabes dans le nom de famille. Mais vous pouvez en compter qu'une parce qu'on peut considérer que la dernière soit muette. Su... Eugène, Su, non, Eugène Su, non. Eugène Su, non dramaturge français. Il a même un buste. Si vous avez place Prosper Goubeau dans le huitième. il y a un buste qui a été sculpté par Auguste Rodin. Puis il a une plaque commémorative qui a été posée aussi sur sa maison natale dans le dixième arrondissement rue de Chabrol. On peut un ami <rire> C'est pas qu'il veut gagner des millions ici C'est qui veut gagner 300 euros Eh bien, on va envoyer à Barcelone. Vous voyez, croyez pas si bien dire, cette auditrice. Et vous avez porté la poisse en disant qu'avec nous deux, qui pouvions répondre. Madame Virginie Levaillant touchera un chèque RTL et il s'agissait de retrouver l'auteur de la pièce La Parisienne. Est-ce que vous savez quel est l'auteur de La Parisienne Offenbach. Enfin, non, <rire> Henri Beck. Bien oh, sûr voilà. que oui. Oh, Là, je croyais qu'il était ça. de bièvre moi. Henri Beck Bec de bièvre. <rire> C'est 300 euros en tout cas distribué. Les grosses têtes de l'été. Avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. On a la tomate, on a la tomate, on a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 et vous le savez, jusqu'au 5 août, eh bien vous aurez le privilège de gagner beaucoup beaucoup de cadeaux avec le grand jeu RTL de l'été. Aujourd'hui, vous allez pouvoir jouer pour un iPhone 10 ou bien un MacBook Air de 13 pouces. Pour vous inscrire le 32-10, vous envoyez le mot été par SMS au 74-900. Nous jouerons tout à l'heure aux alentours de 17h45. Bonne chance à vous. Quel est le prénom de la princesse dans Aladdin Ah oui, ah oui. Chez Raza. Razad, Jas... pas du tout. Ouais, c'est Jasmine, ah dans, bon le, dans, dans le Disney, c'est Jasmine, mais... ah oui, mais dans le Disney, dans le Disney, c'est pas Disney qui a écrit Aladdin ou La Lampe C'est bien dommage, ça m'aurait fait gagner. il n'y a qu'à demander, trouver des prénoms un peu orientaux. Bah, orientaux. Alors elle s'appelle Hamelé. Mais <rire> <rire> non, c'est pas ça. Est-ce que c'est -ce est un prénom qui évoque l'Orient ou justement c'est ça qui est bizarre pour Ah ça c'est un prénom qui évoque l'Orient, oui. Loukoum. <rire> non. <rire> Attends, il est obsédé lui. Nadine. Bah, Qui a dit Nadine C'est moi. C'est drôle en tout cas. Comment ça Mais pour une princesse, ça va pas. Non. Comment elle peut s'appeler la princesse Mouna. Elle s'appelle Mouna, comme Mouna Dans Aladin ou la lampe merveilleuse. Bon, il y a Aladin. Mm, oui, il y, y a la y a lampe. Il la y, y a le génie. Ah, bon, ici on n'en trouvera pas, mais dans le <rire> dans le feuilleton, il y a le génie. Enfin dans le film, hein. il faut savoir que ce compte a été rajouté aux au Mille et Une Nuits en même temps que Sinbad le marin et Ali Baba et les 40 voleurs qui ne faisaient pas partie au départ, eux non plus, euh, des Mille et Une Nuits. Ah, On ouais. s'en sort bien, il aurait pu nous demander le prénom des 40 voleurs. <rire> <rire> non, c'est tout simple, là, je vous demande oui, un prénom. quoi, le, le prénom de la princesse okay. dans Aladdin. Ouais, Est-ce oui. que c'est un prénom porté par quelqu'un d'autre de connu Écoutez, à ma connaissance, non. Est-ce ah, ah. que vous êtes ça Ah, là, ouais, alors, C'est pour ça que je fais et vous, Écoutez, très franchement, j'avais envie de distribuer 300 euros oui, hein, bah, oui, Donc ouais, on va pas trouver Je me suis dit, ça serait surprenant quand même Qu'il y ait quelqu'un parmi les oh, grosses bah, têtes eh. Qui ait une culture ah, mais... à ce point immense Pour connaître le nom de la princesse dans Aladdin Ouais, ça c'est toujours la sécurité là. Ouais. Est... Allez, oui, alors, euh, Est-ce qu'on peut faire par euh, rébus Ou par charade ou par truc comme ça Par exemple, il y a combien de syllabes Ouh là là. Ah, Quatre syllabes Jean-Michel ah, <rire> Quatre syllabes. Il y en a que trois syllabes. dans Jean Michel. Oui, Est-ce Est que ça commence par un A, on a savoir. Pas ah. ah. Je peux même vous dire par quoi ça commence oui. parce oui, que franchement, y. je pense que ça ne vous aidera pas. Ça commence ah par ouais. un B. Bu... Ah, on se rapproche. Bouteflika. Sera... Bouteflika. c'est ah, oui, bien. Bouteflika. Rassurez-moi, vous l'avez déjà lu au moins une fois, l'Adam dans... ou la lampe merveilleuse. Ne me oh, regardez pas sûr. en posant des questions aussi. Moi, je connais la chanson. Ah, oui. continuez parce que peut-être que le prénom de la princesse va arriver c'est merveilleux je n'y crois pas Mais <rire> c'est la chanson du chameau ça <rire> c'est le Disney c'est lui oui c'est bien lui elle brave, ouais. alors Christina est-ce que vous pouvez nous résumer l'histoire d'Aladin ou la lampe merveilleuse vous devez connaître alors nous avons donc Aladin le génie il est dans la lampe et il frotte la lampe et le génie sort de la lampe c'est un peu ça Oui. Mmh. Et il le... faut le relooker. Et voilà. <rire> alors c'est pas lui alors là la il est quoi Elle est noble, il y a un truc comme ça, non oh, Non, c'est pas non, ça. Voleur, hein, il pas, bah, il, il tap... pas un prince. il va prendre son, son tapis. Il va prendre son tapis volant, son tapis volant et puis il va essayer évidemment euh, ouais, voilà, de pas pas retrouver le prince sa princesse. princesse, la oui, fameuse qui s'appelle euh, euh, euh, euh, Boutros, Boutros Boutros. Vous non, non, non. C'est la fille du roi, hein, évidemment. Ah, Il veut oui, la, la princesse. Il veut obtenir la, la, la main de la fille du roi, mmh. Belladonna Non, non. Elle non, est non, tellement belle. Est-ce est que, que, que, est que ça finit par une consonne Pardon. Est-ce que ça finit par une consonne Ça finit par une consonne. Ah, tu vois, c'est des... c'est prénom bizarre. Ça finit en O. Attends, on va, A. Pon... on va faire un on va faire un pendu. Alors B. Et... <rire> Baladure. Ah, on n'est pas loin. <rire> Bala... Ah. Baladja. Baladjara. Ah ouais. Balé dans, dans, dans le cul. Il est, bon, on est pas loin alors. Baleadia. Non, ça finit, ça finit par... Je rappelle qu'on cherche le nom de la princesse dans Aladdin ou la lampe merveilleuse. Bala la bomba. On bala Attention, pas dans le film avec Kavadam. Non, non, Je vous parle dans le conte original, évidemment. bla bla. La princesse dans Aladdin ou la lampe merveilleuse s'appelle badroule Boudour. Oula, oh oh C'est pas très féminin. Ça donne pas idée de Non On dirait une maladie. Réfléchissons. Chantal là-dessus. Oui. Là réfléchissons, oui. oui. <rire> je dois... <rire> je sais pas si c'est une bonne idée là, ce que tu <rire> faire. C'est pas c'est pas deux mots qui marchent ensemble. Non, non. C comme pas réfléchissons et Chantal là dessous C'est comme Badroul Boudour Tu C'est un je ne sais quoi réfléchir. Chantal, vous vous auriez une lampe magique, Oui. un génie en sortirait, oui. et vous auriez trois vœux, lesquels oh, ce serait oh, oh, oh. Réfléchissez chacun, c'est intéressant ça de savoir, ah. vos oh, oui. trois vœux. Oh, alors les trois vœux, vas-y, Gazan, commence. Ah moi <rire> moi j'en veux qu'un seul, je le nique, je dis mon premier vœu c'est d'avoir tous les vœux possibles que je veux. Ah c'est pas mal, ah, ah, mal. C'est pas bête ah, Et voilà. vous Chantal J'ai pas de vœux, j'ai tout ce que je veux. Ah <rire> Ah, c'est bien. Oh, c'est beau. Vous êtes heureuse, comblée dans la vie déjà. Je suis comblée dans la vie. Et vous, Luc Oui, euh, mais ça, ça ressemble un peu à vos premier imag... vœu C'est évidemment qu'on trouve facilement. Je crois votre album <rire> Le chat publié chez Casterman dans toutes les bonnes librairies. Absolument. Même Liban. Oui, bon. Ensuite que Patrick Cohen qui a dit que l'album n'était pas terrible et qu'il n'avait pas lu face des excuses publiques. <rire> et ensuite de demander une baguette magique pour les menus plaisirs qui suivront. Ah très bien. Pas mal. Oh, pas mal. Vous, Christina, Christina. Moi, ça serait d'abord euh, de pouvoir euh, disparaître comme comme Ginny ou Jenny. Tu sais Ginny Non, ça c'est Mimi oui, Mathy. Ouais. Ça, ça lui suffit. suffit. <rire> comme ça... Joséphine. <rire> c'est la première grosse qui, quand même, alors qu'on lui propose trois vœux, son premier, c'est de vouloir être naine. Non <rire> <rire> mais le deuxième vœu, c'est de vouloir redevenir grande. <rire> Chantal, juste oui. pour voir si vous avez de la mémoire, puisque il y a à peine, allez, 45 secondes que j'ai donné le nom de la princesse dans Aladdin ou la lampe merveilleuse. Oh vous êtes là capable là de me rappeler son nom Mais oui, Marouf Bolgour. <rire> tête de l'été sur RTL Le soir il tombait de tout son poids au-dessus de la rivière Je rangeais mes cannes on ne voyait plus que du feu Je l'ai vu s'approcher la tête ailleurs dans ses prières Il m'a semblé voir trop briller ses yeux Je lui ai dit, si tu pleures pour un garçon, tu seras pas la dernière. Souvent les poissons sont bien plus affectueux. Va faire un petit tour, respire le grand air. dans la cabane du pêcheur, à l'instant, Francis Cabrel sur RTL en 1994. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de l'été sur RTL. Laurent Riquier. Allez, c'est reparti avec les grosses têtes de l'été, avec cette fois-ci une ancienne valise. Mais attention, je crois qu'elle est perdue celle-ci. RTL, RTL. c'est l'heure de la valise. Je vais demander évidemment à Marcella et à Koub de choisir un numéro entre 1 et 20 parce qu'on va pas se priver de cet organe. Si, euh, comment dire euh, <rire> érotique, <rire> érotique. voilà alors il faut que j'ai trop un numéro long pour que vous profitiez de ma voix Exactement alors le plus long c'est 19 Ah, on sent que tu me connais ouais. pas Très bien, on va appeler Isabelle Lomba Et c'est évidemment Fabrice qui lui oh, qu euh, qu Parce qu que ça aussi c'est très très érotique C'est quand il fait la recherche téléphonique Qui voilà. n'existe plus mais mais qui nous ravit toujours autant À deux, alors là vraiment Quel couple entre là qui fait 19 Et Fabrice qui va faire le C'est le retour du groupe téléphone Voilà Mais on dirait un petit oiseau, c'est tellement joli C'est ça oh même Isabelle Lomba en Suisse à Zurich, oui, à Zurich. espérons qu'elle ait bien noté le contenu de la valise RTL. Bonjour Allô Oui, bonjour C'est Isabelle Lomba Oui, absolument. C'est Laurent Ruquier qui vous appelle oh, Mais je sais, j'ai reconnu votre voix tout de suite, incroyable. <rire> c'est la sœur de Marcella. <rire> vous avez vu les suis Suisses un, grand, un peu un grand compliment, dites donc. C'est un très très grand compliment. Ah bon, merci. <rire> parce que vous avez une très jolie voix, vous aussi, Isabelle. Oh ah ça vous va, vous la aussi, mienne n'est pas enfant. vilaine non plus. Ah, non, moi, on, vous... on peut tout dire de moi, sauf que j'ai une jolie voix, Isabelle. Écoutez, moi je vous aime depuis depuis depuis dix ans, 15 ans, enfin je sais pas, depuis que je suis rentrée en France. Incroyable. Mais vous appelez la Suisse, vous savez que j'habite en Suisse, hein. Ben oui je sais, mais, mais c'est vous qui payez, madame <rire> Oui mais non mais c'est pas, pas en Suisse on a de quoi, c'est pas grave. Mais vous savez, je vais vous dire un truc. Une fois dans une de vos émissions, oui. vous avez dit, et je vous en j'ai et vous avez dit que Zurich c'était une ville très très très ennuyeuse, et je vais vous dire, c'est pas vrai. Et quand vous voulez, vous êtes tous invités, toute l'équipe, à venir me voir, et je vais vous montrer que Zurich est une ville fantastique. Ben, Alors, je connais. Moi. moi, en plus, je crois que je suis jamais allé à Zurich. Comment j'ai pu dire un truc pareil Non, allez-y. Je... Non, c'était Stevie. C'était encore une. Oh, non, non, non, non, non, non, vous non, vous non vous Les blagues. Jamais, non, les blagues sur son mère en Suisse, c'est la spécialité de Pierre Benichou. Écoutez, je suis super ému de vous avoir... Oh, et nous oh là là. Oh. Et nous oh, C'est pas possible. Bah alors maintenant, il faut savoir, évidemment, nous donner <rire> le contenu de la valise RT, Isabelle. Ah ok, le comté de la valise RTL. Alors j'essaie de ah m'éviter. Parce hein, que c'est parce... quand même pour ça que je vous appelle, oui. Ah bah écoutez déjà pour moi la valise c'est déjà de vous avoir. Ah, Franchement. Bah, ouais, alors écoutez, je vous remercie de me comparer. <rire> vous avez de jolis poignet. <rire> non, vous n'avez pas de poignets, vous êtes trop sportif pour ça. <rire> elle est vraiment amoureuse. Hein. Ah oui, elle commence à me chatouiller les roulettes. <rire> <rire> Bon, alors écoutez, on va pas rigoler là, je vais vous dire, écoutez, le contenu de la valise, alors je pense que, euh, si j'arrive à relire, ma mon écriture c'est 1014 euros. Ouh là là, ouh là là, mais elle date de quand votre valise RTL là Ah, c'est trop vieux. Ah oui, ça non, déjà le montant n'est pas le bon alors, et, et en plus du montant, il y a quand même quatre autres choses dans la valise RTL, mais, mais ça démarre mal, parce que c'est pas 1014 ah. euros, non Ah oui, écoutez, non, vous savez quoi Tant pis pour la valise, je la laisse pour quelqu'un d'autre. Moi, je suis trop heureuse de vous avoir eu ici. Ils téléphone. sont comme ça les Suisses. Eh oui, mon petit bonhomme. Tu vas dans qui bretonne Non, attention, on commente, les... on Ils même pas besoin de notre pognon dynamique. non. <rire> ah non. Elle est bretonne. Elle l'aurait gagnée, elle nous l'aurait offerte. <rire> et, et, et, et je suis bretonne en plus. Oui, eh oui. oui non non, je, je suis pas suisse. Quel temps il oui. fait à Zurich aujourd'hui c'est sublime. Moi, je vais dans les montagnes cet après-midi parce que Il, il, alors je, eh, venez, venez vraiment me voir. Hein. J il fait un ton sublime, <rire> les montagnes sont magnifiques, il fait beau. Enfin, vous êtes très a... accueillante, Isabelle. Oui, ah, Moi, je crois qu'elle bosse pas beaucoup, Isabelle. <rire> je sais pas pourquoi. Et vous avez un mari, Isabelle Oui, le banquier. Non, non, non, non, non. Ah, non c'est pour non, ça qu'elle est accueillante. <rire> Une ah, fin, bah, on, hein, alors on va venir avec Fabrice, avec Bernard Mabi, Marcella, ah, Florian très... Gazan, Stevie aussi. Il est prêt à Pierre oui. Bénichou, mmh. surtout Pierre Bénichou ah. Et euh, la plus belle, euh, la plus la plus classe, euh, comment s'appelle-t-elle déjà Christine donc Bravo. Moquée. Aussi, aussi. Non, non, il y en a une autre quand même. C'est Madame Diamant. Ah, Madame Diamant, ah oui. Caroline Diamant. la plus classe que Caroline ah, Diamant. Oui. Ah non mais. Je me disais, il est possible qu'elle parle de moi, mais j'ai pas osé le dire avant. Parce que je me suis dit, si elle finit par dire Chantal là-dessous, je vais avoir la réponse. <rire> mais madame, vous avez tellement raison. Ta sœur, ta sœur tellement, mademoiselle, tellement, mademoiselle. Hein. En tout cas, Isabelle, ça fait plaisir de voir que vous avez du discernement. <rire> C'est perdu pour la valise Ertel, on vous embrasse, on vous envoie quand même une montre. Ouais, en Suisse <rire> – Envoyer une montre, RTL, à une auditrice suisse, oui. remarquez, elle veut pas du pognon, on peut au moins lui envoyer une montre. – Vous habitez où, vous, en Suisse, Lausanne. – Lausanne, Lausanne. Mmh. c'est joli, Lausanne, par rapport à Zurich. – Ça n'a rien à voir, ah. Zurich, c'est la plus grande ville de la Confédération, c'est en Suisse allemande, alors que Lausanne est chez les gens qui parlent français, les Suisses romans. mais Lausanne, c'est en pente terriblement tampon. Ça veut dire quoi, ça en penses Ça veut dire que c'est fatigant. Ah, c'est oui. un effort. C'est fatigant <rire> dans un sens, pas dans l'autre. C'est exact, on ne peut pas toujours aller dans le même sens. <rire> ah, Caroline Diamant, vous la retrouverez bien sûr demain matin, partir de 9h15 sur RTL aux côtés de Bruno Guillon pour le grand quiz de l'été. On va retrouver cette fois-ci Pierre Bénichou, Moustapha Lastracy, Sophie Davant et, je ne sais pas vous, les charades, est-ce que vous êtes forts On écoute. Une question pour Brigitte Lele qui habite le ménil Saint-Denis et Mustapha qui a un peu de mal à répondre aux questions me dit ce serait bien de faire une petite charade. Que je, ça ça je suis très charade. <rire> C'était une proposition de charade que charia vous ouais. me direz. Ouais. Alors voici, bon. voici ouais. la charade. Mon premier marche, mon second nage, mon tout vole. C'est marrant comme charade. Ah, drôle. Ah, bien. Ah, mon, mon premier marche, mon second nage. Ah, pas Philippe croison Mon tout vole. <rire> est-ce une... est que ce serait, est-ce que finalement, ce qui vole est en trois syllabes Ce qui vole est en deux syllabes. C'est pas possible. Ah bah si. Alors, c'est vole dans les airs ou vole des bijoux ah, Non, c'est vole dans les airs. C'est toute la subtilité de cette charade, évidemment, puisque mon premier marche, mon second nage et mon vol. Est-ce est est... oiseau alors Un, un, mmh. un oiseau, bah, non. Oui. Est-ce que, est que, est que, est, est que est tout est pris Tous les verbes sont pris au sens premier, c'est-à-dire. Oui. Oh. Bah oui, puisque euh, l'astuce de cette charade, je le répète une troisième fois, c'est que mon premier marche, mon deuxième nage et que non, mon troisième ma, vol. Le, mon premier marche, ça pourrait être mon, mon premier fonctionne. Premier marche, c'est ma l'adolescence. Laurent, eh ben, Laurent <rire> ça... pour le tester. Remarquez, ça m'étonne pas vu à quoi correspond mon premier marche. Alors, est-ce que c'est un avion Un avion, non. Euh... Mais un avion, ça marche pas. Ben non. Non, mais puisque le tout vole. Ah Les nuages Certes, le premier serait un A et mon voilà. deuxième un avion. Une oie Une oie <rire> Une oie, non. C'est un animal Alors, euh, il n'y a que des animaux là-dedans. Ah. Alors, une oie. Alors, mon premier marche, mon second nage, mon tout vole. On cherche des animaux en une syllabe. Exactement. Et ben, c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qui marche Dans le règne animal, en une syllabe. Une noix, une, une, une, une pi, un fond. Euh, Il y en a plein. Hein. Une biche. Une biche. Une biche. Ça, Elle marche, la biche. Ouais, bon, elle, elle marche. Et hein. un nage après. Euh, Dites-moi déjà si la biche est bonne et après, en ouais. fait. <rire> ouais, la euh... biche est bonne quand on rentre, mais après, elle est... Alors, demandez-moi si tu marche pas. Alors, elle est bonne ou pas, la biche Une licorne Non, c'est pas une biche, c'est pas une licorne, non. non Est-ce que vous... c'est un animal qui tient dans la main Oh ah oui, il y en a beaucoup, ça. Le premier, non. Le deuxième, non plus. Oh, Ensuite, le deuxième, oui. Le troisième, oui. Ok, le troisième. Wow. Mon vous voyez. Oui, vent tout. Mon tout tient dans la main. <rire> mais vous en oui. d'accord, d'accord. Ah, je ne ai là. pas autant de détails. <rire> non, mais je vous jure qu'elle est facile, cette charade. Mais écoutez, attendez. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Benichou Je vous vois, regarder mademoiselle Davant avec un drôle d'air. Il cherche pas inspiration. Du tout, pas du tout, non. non. Je la regarde avec beaucoup de tendresse parce que c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup rêver à l'époque où j'avais au passé composé Parce que à l'époque où je me réveillais, j'étais en forme, maintenant Sophie. Mais je te regardais la télé en avance. C'est il y a des femmes qui peuvent te payer à l'aux tribu. Hé, réfléchis tu nous brouilles là. Alors, donc le tout tient dans la main. Est-ce que je me suis tapé comme grosse en regardant Sophie d'avant? Arrête la télé tout de suite. Elle, elle, elle, elle, elle, elle, elle. Ah ouais. Les femmes me disaient, arrête un peu, elle est pas encore à l'entraînement en fait inférieure. Voilà, voilà. Oh la vache Moi je crois que les femmes. Et, et ça veut je... dire qu'il met beaucoup de temps à convaincre les meufs en boîte parce qu'il ba... il qu à qu'à télématin quand même. C'est tôt. Hein. Mais euh... pas c'est au programme. C'est au programme. Non, programme. pas du tout. C'est un heure. Programme heure tôt. Tôt. Pas, à bien et en et quand la fille repart et qu'il la paye, il fait motus. <rire> Ah. Alors, alors, Mon un premier marche, mon oui. second âge, mon tout vole Lion Lion, ah, non, non faut faut lion, On trouve non. animal Pan. par animal en fait Et oui bien alors, sûr oui. Pan. Oui. Pan, non, non. Est-ce qu'on peut avoir un indice euh, Il fait quoi d'autre que marcher le premier Le premier il marche, il marche pas toujours d'ailleurs Il marche quand il veut bien Il marche oui où, lion ah. il, il marche oui si vous voulez <rire> D'accord. Ah. Il marche pas très bien Mais attends, moi je pense qu'il vaut mieux y aller par les animaux nistres, pas. pas, pas c'est un animal terrestre, le premier, c'est un animal terrestre ou aquatique puisqu'il marche. Il marche Oui, mais il y a des Vous dites qu'il fait aquatiques. autre chose, il peut, il peut faire quoi d'autre Non, euh... non, j'ai dit qu'il marchait. Mais, pas très un ours ouais. Un ours et, et le deuxième, qui nage alors ce serait... Un nom Un ourson en mon entier Non. non. Un ourson, ça vole Pas et. bien. Mais, un canard <rire> Ça n'a pas beaucoup de prise dans l'air qui... Euh, Elle oui. est maline cette charade, avouez Moi, quand même. Hein. Mon non. premier marche, mon second âge, mon tout vol. Papillon. Un papillon ouais, alors alors le, le ça marche pour le pa tout. Alors le premier marche c'est papi, c'est ça Non, c'est le pas, on marche, on fait ah, un pas. Ah, ah, mais ce sont trois animaux. Le Et... papi ça aurait mieux marché, voyez ouais, si j'ose voilà. dire. Lion pour le second mais il y a pas d ouais, de poisson qui s'appelle lion, vous voyez. Un kangourou, il marche pas très bien. Kangourou il... il... <rire> le premier Un kangourou en une syllabe alors. Oui, oui. Un kangourou. le kangourou, euh... c'est une très bonne viande. Ah c'est vrai Non surtout si on la fait sauter. Non non, oui non. Et en plus, plus... il si y a la poche pour mettre les frites. Est-ce que c'est Goéland? Goéland. Un ah, go Ça ah, c'est oui. le tout. Alors. Bah oui parce que Go ouais. euh, il marche, Go. Oui. Il oui. Élan il sait nager. Mais vous avez. Voilà. <rire> peut vous avez compris la charade ou pas? <rire> oh, non. Il y en a pas un qui donne un nom d'animal. Mon non. premier marche, mon second nage, mon tout vole. Il reste okay. 20 secondes, tu peux donner le premier peut-être Allez-y. Non mais toi Ah non, non non. Ah bah non, si je donne le premier là, vous allez tout de suite trouver bah là. -bas. oui. Le le pigeon, pigeon, euh, Attendez. Les animaux en une syllabe, réfléchissez vite. Mais il y en putain. a tellement. Mais non. Pou chat Un pou, chat, chat, chien, un pou, c'est mon loup. Ça serait mon loup, premier, mon premier. Et le le poutou, un poutou, un poutou. <rire> le, un poulet. Tout un poulet. poulet. Un, un pou, alors le ah, un fillon ça vole. <rire> mon premier marche, mon second nage, mon tout vole. Euh... 300 euros ouais, pour Madame le, le un, un, un poussin le non un poussin non mon premier marche c'était un âne. Ah. mon second âge, c'est un ton. et mon tout oh, vol voilà, un thon oui, évidemment voilà ouais. franchement c'était ouais, très facile, facile. Ouais. très très facile Alors, on a eu un très bon indice qui marche pas tout le temps parce que c'est vrai que là ah, il faut oui, que oui, faire marcher. et hein, oui ouais. j'ai dit il marche quand il veut bien ah, il en ah, dedans, là, ouais. je pouvais pas ouais. vous dire mieux L'âne, l'ane thon On peut dire bricot aussi, bricot. Ouais. Ouais, Pierre, vous auriez pu trouver un thon, vous voyez Non, j'ai arrêté sous de salade en cours élémentaire deuxième. Ah là, mais un ton, hein, <rires> voilà. Voilà Mais t'aurais dû te rappeler une chanson qui va avec Anneton prend sa faucille La rirette, la rirette Anneton prend sa faucille Pour aller couper les gens Pour aller couper les gens Je vous ai bien piégé quand même Oui, mon chemin, elle rencontre La rirette, la rirette J'ai l'impression que j'ai pris du LSD Quatre jeunes Qui a mis du LSD dans mon verre Quatre jeunes et beau garçon. Le premier. Le premier un petit, petit mine. La rirette, la rirette. La rirette. Le premier. Un petit mine. Je ça. Ça le carré. Le, le, le menton. Le jupon. Ouais. Après... Le, le jupon. Non, voilà, non, après, il sève le jupon. Ouais, et et après... ce que fit le quatrième. N'est pas, rire... pas dit dans la chanson. C'est si vous ça vient, mesdames. Vous iriez couper les jambes. Votre chanson, là, ça vaut pas mon macharade. Je suis désolé. n'est pas ma chanson, c'est une chanson folklorique. D'où, d'où ça vient, Rucier C'est français, comme non <rire> Ça serait bien le seul français ici. Gisbert, machin, un Italien, un Américain, moi-même international. À toi, t'es international, comme les maladies. Ah Oui, ah, ça je vous confirme.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 Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, patron, bah, tu rentres quand ah Bah là j'ai encore une semaine de congé et. Ah et t'as plus de provisions Ah non, je fais pas de provisions. Il y a un supermarché Lidl ici et pas de mauvaise surprise hein, c'est les mêmes prix partout, même pendant les vacances. Oh, oui mais la fraîcheur. La fraîcheur Eh bah c'est frais et il y a du choix hein. Pain, viande, poisson et je vous parle pas des fruits et légumes. Livrés tous les jours. C'est ça ouais, bah tu m'en parles pas, OK Bah on est mal, je sais, très mal et même pendant les vacances. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Un autre monde, c'était bien sur téléphone, sur RTL. RTL, les grosses têtes de l'été, Laurent Ruquier. Depuis 220 ans, lalice du Val met du soleil dans votre verre Voilà l'été, pastice du Val, voilà l'été, Paste du Val, Pasteise voilà l'été. Duval 220 ans d'anis et d'eau fraîche. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.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 et pour les retardataires, je vous rappelle notre rendez-vous pour notre grand jeu tout à l'heure, à alentours de 17h45. Vous allez pouvoir gagner aujourd'hui soit un iPhone 10 ou bien un MacBook Air de 13 pouces pour jouer tout à l'heure 32 10. Vous inscrivez aussi par SMS au 74 900 avec le mot été. A tout à l'heure vous faire écouter quelqu’un qui chante à vous de retrouver le nom de ce chanteur qui sort un 45 tour. Et... Pour nous non, mais ça Aimé César Aimé César Non ah, ah, alors, Il sort vraiment un 45 tours à la Laurent Enfin ah, non pardon Parce que <rire> ouais, ouais, Ça, non, ça là, fait à peu près 30 ans Qu'il y a, a plaît, plus de 45 tours dans je peux écoutez, c est c est pas Je entendre s'il vous plaît Laurent c'est pas pelé Ce n'est pas pelé Un footballeur C'est Ronaldo Pardon Ronaldo Ronaldinho Ronaldinho Bonne réponse <rire> De <rire> Christophe Poudro <rire> <rire> <rire> Et Caroline, avion, écoutez, c'est pas mal hein. Quel ouais, ouais. De un peu. Il y a deux Ronaldinho. Hein. Pardon. Quel de deux Ronaldinho Non, il y a, il y a deux. C'est qui a le Non, il y a un phénomène et il y a le Ronaldinho avec les dents comme ça. Oui. Il y en a deux. Hein. Ah, c'est le Ronaldinho avec les, noms avec les ah, dents. Ah, ouais. oui, on le voit là. A... Mais, mais l'autre, c'est pas Ronaldinho, c'est oui. Ronaldo, l'autre. Oui. Non, non, non, non, on appelle, on appelle au Brésil Ronaldinho. Ronaldinho, on appelle Ronaldinho ou alors on appelle Phénoméno. Voilà. Donc on est d'accord en tu fait. Va bien chérie Manifar Chez nous on l'appelait le décapsularo. <rire> Mais il n'y a pas d'orthodontiste au Brésil Il était très bas. Il bon, y en a hein. et nous au Brésil on est très dentiste. Je comprends ah. pas avec tout l'argent qu'il a comment ça se fait qu'il a pas encore fait réparer mec, ses dents. C'est un mec très cool qui s'en fout complètement. Moi je l'ai connu. Ah vous l'avez connu Ronaldinho ah. Connu, connu. Ah non pas physiquement, ah, pas sexuellement. Si, Elle n'a pas fait toutes les Mais à l'époque, je, je non. l'ai même vu sur le banc de touche. Mon amoureux de l'époque est <rire> joué donc au Barça. Et Elle était entraîneuse. <rire> et Elle bon, a pas arrêté Vas-y, raconte, ma Allez. chérie Et t'as fait des soirées, il était là. Et c'était un mec mais vraiment très très il cool. A un gros kiki. Ah, je sais pas, mais en tout cas c'est quelqu'un. Mais je crois qu'il a joué aussi au PSG. Oui, ah, oui, je vous le dis. On n'arrivait pas à, à ne pas le faire faire la fête. Mais ma chérie, moi j'ai déjà vu, ne me demande pas le nom du footballeur, ok Ok, de okay. toute façon elle va nous le donner. Il y a eu le, le, un match de foot ouais. important ici, euh, Paris Saint-Germain contre je sais pas quoi. Ouais. Barcelone, le sors, match retour Et je sors le soir pour dîner, je rencontre les joueurs ouais. au restaurant en train de fumer des cigarettes. Ah ben bien sûr Si tu fumes des cigarettes et que tu vas faire et que tu qui tu joues de foot, Ronaldo fait la fête. Moi, je préfère faire la fête que que fumer des cigarettes. Pour, je sais pas moi. Tu et ton contacté Eurosport euh... <rire> C'est une bien merde. Hein? C'est une bonne analyse il y a un bon hein. niveau quand même ouais. je, demande, je ne préfère pas vous entendre parler des jupes euh... mais c'est vrai et les lunettes qu'elle nous a mises oui, là, non, Mais, non, mais non, parce, oui, parce qu'il y a tellement de soleil dans ce studio qui est au deuxième euh, oui. sous-sol cette même... lumière elle me donne des migraines ophtalmologiques chérie Ophtalmique. mais elle a raison <rire> les lumières puissantes peuvent donner des migraines non mais elle nous a ah, ouais. il faut quand même oui. qu'on qu explique aux auditeurs elle nous a Mis des lunettes là sur le nez mais des lunettes on, on mange vrai, des visage. grosses mouches on dirait, ah, mi on dirait michou <rire> mais non elles sont ultra stylées ces lunettes, ouais, lunettes. merci ma là. chérie et tu pourrais les essayer Laurent oui Laurent va Laurent... porter les lunettes ah, oui. alors là alors ça va pas du tout là. Ah, alors là par contre toi tu as dirait... du mouche donc on va mettre la photo et sur le nez pour ces lunettes c'est vraiment moi c'est ma personnalité <rire> Est-ce qu'il ça cartonne, le disque de Ronaldinho Ça vient de sortir, écoutez. C'est un 45 tours qui vient ah de sortir. Non, ah, non, non, non, non, non, non, non, non. non, 45 tours. C'est fini, ça, ça. on a arrêté en 85, non, non, non, les 45, ouais, ouais, 45 tours. tours c'est pas vrai, les vinyles reviennent à la mode. Croyez-moi, moi, j'écoute J'écoute des vinyles. Je suis très hype. Oui, mais c'est des 33 tours, pas des 45. Oui, mais j'ai aussi les 45. Mais c'est des vieux, alors. J'ai gardé mes vieux 45 tours de Stone et Chardonnay. Oui, oui, de Sheila, tout ça. Et je les écoute, Cordy. La bonne du curé d'Annie Cordy bien, Mais je peux pas... Ouais, j'étais sûr que tu la connaissais. C'est pas facile d'avoir du style quand on est bonne du curé. C'est pas comme d'être de... à la mode quand on est une fille. De... Non mais c'est bien comme chanson quand même. Bah, ah ben, oui. la bonne du curé c'est absolument magique. C'est -ce ce incroyable c'est que tu la connaisses. Bah oui je. C'est ça qui est fou. Allez. Non mais c'est fa... c'est bien que vous ayez gardé vos 45 tours. Moi j'ai tout ah. balancé comme une... Colonie. Ah oui Comment ça se fait que vous les avez gardés On t'appelle oui. le manche-disque. <rire> Non, je jamais avalé quelque chose qui était plat, mon cher. Oh si, quand même, vous en, avez vu, vous en avez vu passer des 30 centimètres, <rire> croyez-moi. Mais elle a jamais sucé un castor. c'est pas mal. Français mort. Il faut deviner. <rire> ah, il faut deviner. 19e cha... siècle Est-ce que c'est un chanteur non. non. Alors, regarde, regarde <rire> ma queue. <rire> Ne cherchez là, pas, vous allez vous fin. casser la voix. <rire> tu vas aller au rendez-vous dans 10 ans ou pas et Parlons de ceux qui sont connus, comme toutes petites. toute petite. Salle, ah, vraiment, oui. du, tu vois. Alors, on ne va pas parler ah, tout voilà. de suite. C'est juste regarder la taille de la main, des doigts et des pieds. On sait tout de suite que ah, c'est tout petit. Ouais. Ah, mais on ne voit pas toujours la taille des pieds. Tu ne gagnes pas du temps en regardant la bite directement <rire> suite des grosses têtes de l'été avec Laurent Ruquier, Bernard Mabi, Marcela et Florian Gazan une question pour Francis Grand qui habite Marseille. Question dont j'ai trouvé je dois dire les réponses ou plutôt j'ai trouvé les questions grâce aux réponses qui sont dans le Figaro c'est ainsi que je procède une page entière consacrée aux tournées d'adieu puisque c'est vrai qu'on annonce régulièrement le nom d'artistes qui font leur tournée d'adieu. C'est un business nous explique Léna Luto et Olivier Nuc dans le Figaro car certains font leur tournée d'adieu depuis des années. C'est le cas de Charles Aznavour qui fait une tournée d'adieu depuis 10 ans, nous rappelle-t-on. <rire> C'est vrai. J'ai du mal à dire au revoir. C'est quand même assez fou. Il essaye de s'habituer aux planches. On nous rappelle que... <rire> oh, ouais, pas vrai. <rire> ah, ouais. On nous rappelle que Nana Mouskouri avait fait une tournée mondiale d'adieu en 2007, puis on a fait une deuxième en 2014, puis en juin dernier, elle était quand même au Palais des Congrès du Mans pour chanter « Je chante avec toi liberté » à 81 ans. Elle explique d'ailleurs, Nana, elle dit « Bah oui, je croyais euh, avoir définitivement arrêté, et puis il faut dire qu'en 2007, je me sentais vieillir, ne plus chanter, ensuite m'a beaucoup coûté, et m'a profondément déprimé avec le sentiment d'être inutile. J'étais tous les jours malade, alors j'ai décidé de repartir sur oh, les ouais, routes. Vous comprenez finalement mieux la police américaine qui abat Clyde et Bonnie euh... <rire> Pour pas qu'ils fassent un retour. Pas de oh, comeback. Euh... Claude Saro doit à l'Olympia. <rire> non mais c'est quand même assez fou. Alors, on nous donne celle qui a eu la tournée d'adieu la plus rentable. 325 shows, 260 millions de dollars entre 2002 et 2005. C'est un record Pour celle, une chanteuse donc. L'Aïsa don, Minnelli. Non, dont la, dont la tournée d'adieu dont la tournée d'adieux est celle la, qui a été la plus rémunératrice. Vous avez dit qui? Euh, non, vous avez dit. Moi j'avais dit L'Aïsa Minnelli. Alors L'Aïsa Minnelli, on nous en parle dans le Figaro aussi parce que ça c'est assez terrible. D'ailleurs ce qu'on nous dit dans le Figaro sur L'Aïsa Minnelli <rire> parce qu'elle aussi a fait ses adieux. Il paraît que c'était affreux. Il oh, y a personne. On, non, ils disent on pardonnera à L'Aïsa Minnelli le chuintement dans la voix lorsqu'elle entonnait I'm a Single Lady qui se transformait en <rire> I am a Shingle Lady. le ah, dentier. Pas... Ses admirateurs savent combien les prothèses dentaires ne présentent ah, ouais. pas ah. que des avantages. Ah, oui, oh. Et surtout, il n'avait pas fait ses adieux à la bouteille. Hein. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est un peu vrai chez tous les vieux chanteurs. Ah, oui, la prothèse dentaire oui, n'aide oui. pas. À... Et surtout, parce qu'il devient sourd, non, au bout d'un moment. Alors, il y a ça aussi. Alors, maintenant, ça, on arrive à corriger. A... Charles Navour a un système ouais. euh, d'oreillettes. Ouais. Et... Ça marche bien. Il a plus que 10 secondes de décalage avec la musique. <rire> Vangogh. Ja. Uh. Vous, une chanteuse. Connu ça, il n'aurait peut-être jamais pas. C'est une vieille chanteuse américaine. Ah, Barbara Streisand. Barbara Streisand, non. Petula Clark. Pétu... Alors, Petula, elle aussi. Ah, elle, elle est, est britannique. Euh... Alors, pétula elle est d'abord, elle est, est britannique, mais est elle revenu. a fait euh, non pas ses adieux, mais elle a chanté il n'y a pas si longtemps. On nous en parle justement dans le même article là, puisque euh, on fait le tour de tous ceux qui sont encore su sur scène et le dernier show à l'Olympiade de Petula Clark, c'était en 2015. Elle avait 83 ans et elle-même sur scène n'a pas pu s'empêcher de leur présenter ses excuses en disant « Nous n'avons pas assez répété ». Ce qui est assez fou ouais, quand on a 83 gado. ans de dire « On n'a pas assez <rire> répété <rire> ». Son concert, c'était de la gadoue. Mais, ouais. mais, mais mais je vais vous dire, le dernier album de Petula Clark, moi, qu'il a... Magnifique euh, il est... Voilà, il est magnifique. On croirait qu'elle a 20 ans hein, sur l'album. C'est peut-être une réédition. Entier, hein. La, la femme dont vous parlez, Dolly Parton. Dolly Parton, non, alors. On attend les adieux d'Annie Cordy aussi, qui n'a pas encore fait ses adieux à la scène à 88 ans et elle, elle ah. va décider dans l'année qui vient quand ouais. euh, elle fera ses adieux. Alors, Jordi a fait ses adieux à 12 ans, quoi. C'est vrai. <rire> Alors, Isabelle Aubry aussi, elle. Elle a fait ses adieux, ça y est, c'est ah. fait, début octobre à l'Olympia, à 78 ans. Mais oui. Non, elle était dans le métro, il je... y avait des affiches partout dans le métro. Elle dans le métro, bah voyez oui, ça maintenant. Il y avait des euh... affiches dans le métro d'Isabelle Aubry où elle est les bras écartés comme ça. Il y a quoi, il y a, Allez, non, il y a deux une... mois C'était une pub pour un déo. Non, mais elle était... La question, c'est... dans la tournée à et tête de bois Non, mais la tournée à tendre et tête de bois, c'est une tournée mais elle a ah, fait ses adieux, ah oui, adieux individuels en solo en octobre à l'Olympia. Je dirais jaune baise. Oh, oui. Je sais que vous ne bévez pas, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ah. Donc c'est une Américaine. Vous, vous, vous imaginez, la, tour... une améri une américaine que vous imaginez la tournée d'Adieu d'Age Tendre et Tête de Bois <rire> ça, ça, va être pas <rire> C'est une chanteuse de Rhythm Blues Une chanteuse de Rhythm Blues Saul. Ouais, de jazz. Arrête à Franklin Non, un peu tout ça. Mais c'est une noire, une ah, femme noire Ah non, elle n'est pas noire, non, non. Vérifié. Ah, elle n'est pas noire. Michel Thor. D'ailleurs, elle est pas si vieille, hein. elle est née en 46, vous voyez. Oh, bah oui. En elle chant... a fait des duos Des duos, ah Ça oui. C'est fait... pas Nancy Sinatra. Ah. Non, non. C'est dans quelle année qu'elle a fait ses adieux Ah oh il y a pas longtemps là. Mmh. Je vous ai dit entre 2002 et 2005 mmh. tout de même. Avec qui elle a fait des duos Ah ça si je vous disais. Ah elle bah, a oui. commencé en duo en fait. Elle a commencé ah. en duo. Cher. Pardon. Chose. Cher Cher qui a commencé avec Sonny évidemment Sonny ah, and Cher. C'est la chanteuse Cher. Cher. Bonne réponse de Florian Gazan. <rire> J'adore cette chanson de Cher elle a fait un duo avec Charlélie Couture aussi. Pardon Elle a fait un duo avec Charlélie Couture. Ah bon Et pour regarder la gueule, On voit pas les coutures. J'ai failli vous demander si elle s'était fait faire. Vous savez la faire cette chanson à Florian Gazan Autre toute une deuxième Alors il y a deux autres groupes qui font leurs adieux aussi en ce moment, c'est dans le même article du Figaro, je vais vous demander de retrouver leur nom, et ce sera une deuxième chance pour Monsieur Francis Grand de Marseille puisqu'ils sont septuagénaires. Je vais vous donner leur nom. Ah. À vous, évidemment, de retrouver ce groupe qui, lui aussi, a décidé de faire ses adieux. Un groupe britannique avec Don Airey, Ian Gillian, Roger Glover, Steve Morse et Ian Pace. Ah, Deep, bah, oui. purple. Deep, Deep Purple. Deep Purple. Ah, bonne oui. réponse de Florian Gazan. Il tourne encore, là. Ils viennent de leur faire un album. La dernière tournée, même eux même. aussi font leur dernière tournée. Puis il y a un autre groupe qui lui ah, aussi euh, fait Les ses républicains. <rire> <rire> Ah c'est vrai que François Fillon chante un peu moins. Il est très bon au clavier. Il chante beaucoup. Hein. Non, alors ce groupe-là est américain qui lui aussi fait ses adieux. Pareil, je vais vous donner leurs membres. Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Brad Force et Joel Kramer. Oh, Aerosmith. Oui. Pardon Aerosmith. Aerosmith, il est fort. Encore une bonne réponse de Florian Gazon. première radio de France. Dans un instant, les grosses têtes de l'été, la suite bien sûr pour l'heure et les 17h. Les infos, Alexandre de Saint-Aignan. Alerte orange, canicule sur l'ensemble du pays. Vigilance activée dans 66 départements. Toute la France souffre de la chaleur. Toute, non, les Bretagnes, la Bretagne et les côtes de la Manche résistent encore et toujours à la chaleur envahissante. Agnès buzin est à Nîmes cet après-midi où il fait près de 40 degrés. La ministre de la Santé fait le point sur le plan canicule dans les maisons de retraite et les services d'urgence, les services de l'État sont prêts à t assurer tout à l'heure dans RTL Midi Il aura fallu une semaine pour retrouver un trafic normal à la gare Montparnasse. La SNCF prévoit d'assurer l'ensemble du trafic. Demain, TGV, mais aussi Intercité, TER et Transilien. Le courant a été rétabli intégralement lundi soir dans la gare parisienne après l'incendie d'un poste électrique vendredi dernier. Cette reprise du trafic arrive à temps pour un nouveau week-end de chassés-croisés des vacances. Confrontation prévue cet après-midi entre les deux rappeurs rivaux Booba et Caris, 24 heures après leur bagarre dans un terminal de l'aéroport d'Orly. Ils sont toujours en garde à vue avec 11 membres de leur entourage qui avaient participé à l'altercation. Le groupe Aéroport de Paris a porté plainte contre eux pour trouble à l'ordre public. Une nouvelle piste d'économie à la sécurité sociale. Le gouvernement envisage de faire payer les arrêts maladie directement par les entreprises et non plus par l'assurance maladie. La mesure doit être discutée avec les partenaires sociaux à la rentrée. Un projet qui suscite forcément la colère des patrons. Dans environ une heure, Alain Griset, le président Président de l'UDP, l'une des trois organisations patronales, réagira dans Hertel soir avec Vincent Parisot. Le guide a-t-il été imprudent en Corse du Sud C'est la question qui se pose après la mort de cinq personnes hier emportées par une crue soudaine dans un canyon. Le guide, qui fait partie des victimes, avait été contrôlé lundi par les gendarmes qui lui avaient demandé de changer ses baudriers, ce qu'il avait fait, précise le procureur d'Ajaccio. Trois alpinistes français sont morts dans les Alpes ce matin. Ils ont chuté dans une crevasse sur le chemin du retour dans le massif du Mont-Blanc à environ 3600 mètres d'altitude. Il n'était pas encadré par un guide. Pas de chance pour les touristes. La tour Eiffel est fermée. Aujourd'hui, à Paris, les syndicats poursuivent leur mouvement de grève. Deuxième journée, ils réclament une meilleure organisation de l'accueil du public. La météo pour demain, beau et chaud, mais surtout chaud en fait. On rappelle que 66 départements sont en alerte canicule sur les trois quarts du pays. Soleil de plomb et des risques d'averses orageuses toujours sur les reliefs, les températures pour demain après-midi comptez jusqu'à 40 degrés encore en Basse-Vallée du Rhône 35 à Toulouse 34 à Paris à Aurillac à Metz 33 à Nice 32 degrés pour Angers 31 à Ajaccio et seulement 25 degrés du côté de Saint-Malo il est 17h et bientôt 3 minutes sur RTL on se replonge dans les grosses têtes oh de Laurent oui. Ruquier avec notre Ouf. maîtresse nageuse Ouf. Isabelle Piana grôle, grôle sur le dos même. Ah bah voir, oui. je vais vous montrer ça <rire> j'aime bien votre maillot une pièce rouge il est pas mal hein, ah vous oui. voyez bah, il est marqué RTL dessus ah ça, forcément. Vous le voyez bien. Hein Évidemment. Allez, merci Alexandre. <rires> Mais quel coquin, ce garçon. C'est vrai. Hein Allez, les grosses têtes, c'est reparti. Les grosses têtes de l'été avec Laurent Ruquier, Jean-Jacques Perroni, Pierre Bénichou ou encore Bérangère Krief. Une question pour Christian Camus, qui habite Ygornay, en Saône-et-Loire. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce docteur médecin ambulant, le docteur Dulcamara, qui est évidemment, enfin, qui était, qui est un charlatan. Mais dans quelle œuvre trouve-t-on le docteur Dulcamara, ce charlatan Dans le docteur Duvalgo Dans Céline Dans Céline, non <rire> Louis Ferdinand, Céline. <rire> non Et, et David Gâteux. <rire> non Le docteur euh... Dulcamara, un charlatan, médecin ambulant. Un grand règle... roman du 19 e Dans un roman, non. Est-ce qu'il s'agit d'une bande dessinée Ça fait non de bande dessinée. Non plus. Est-ce que ce film... serait la biche La biche, non. Dans un film Dans un film, non. Est-ce que c'est dans un livre de Frédéric Dard Du tout. C'est dans une pièce de théâtre Non plus. C'est ah, ah, ah, dans, dans la Bible. Dans la Bible. C'est le médecin de Jésus. <rire> c'est <Qui> dans... Était... <rire> dans le catalogue Ikea, page 138. <rire> Le... Jésus avait un médecin. Ah oui, un médecin personnel. Il était cloué. D'ailleurs, c'est clou... lui, c'est lui qui l'a. Oui, il a été cloué au lit oui, oui. pendant plusieurs. Lazare, euh... Lazare. Non, non, il, non, a non a il, a, il a un médecin qui l'a vacciné d'ailleurs contre le tétanos <rire> en, en prévision. En prévision de la crucifixion, au cas où les clous auraient été euh, pas nettoyés avant. On c'est sait pas dans la Bible, bon. le, docteur, le docteur Dulcamara. Hein. Alors Est-ce que c'est dans un livre sorti au XXe siècle Non, ce n'est pas dans un livre. C'est dans une chanson. Mais non, c'est dans un film. Le les... la, la nan na, du Dulcamara. Mais qui s'en compte Est-ce que c'est dans une comédie musicale Tout à fait. Un spectacle ah, musical, alors. Alors. Non. Ah, un alors, film une, une opérette. Une opérette, pas tout à fait. Un, un opéra. opéra Un opéra. Évidemment, ah, c'était une question ah. pour Ariel ah. Dombal. Opéra italien Est-ce que c'est un, un polonais, un russe qui a composé Non, c'est bon bon un, un italien. C'est un italien. Et, ah, et c'est Verdi ah, Puccini. Puccini, non. I Verdi, Verdi. I... Verdi. Verdi non, non. Donizetti Donizetti oui Bravo. Bon bah c'est la oui, euh, l'élixir d'amour pardon l'élixir d'amour ah L'élixir d'amour bon. bonne réponse ah de François Olivier Gisbert Alors là Alors là ouais. Ouais. Ouais. Rosely, vrai, pas, Roselyne hein. Bachelot sort de ce corps. Oui. Elle n'aurait pas, très... pas pu rentrer dedans. Non mais j'ai eu un égarement parce que là, là, je suis à côté. Co... Je déteste quand je suis à côté de Florian parce que Florian il trouve tout. Ah oui, mais là, bravo. Oui. Gisbert. Oui, oui. Et et là, plus, je oui, oui. J'évite de le regarder. Vous avez humilié. Ariel oui, je... Dombasle. Voilà, voilà. Moi, j'ai euh... dit quand même euh... cavalier la Qu'est-ce que c'est beau, C'est un beau. Ah oui, c'est Vous connaissez l'histoire, alors, de l'élixir d'amour. C'est un pauvre paysan dans un village basque à la fin du XVIIIe siècle. Il s'appelle Némorino, il est timide et il est amoureux d'Adina, une fermière riche et instruite, qui se moque de lui hein. Elle change songe pas à l'épouser, tu bah parles <rire> elle, elle en veut un autre Et là, il y a un docteur ambulant qui passe, qui s'appelle le docteur Dulcamara, et là, il va vendre une bouteille de vin de Bordeaux et dire que, normalement, dans les 24 heures, ce breuvage sera un filtre d'amour. Ah, mais qu'est-ce que c'est con, les livrets d'Opéra C'est très beau à écouter, mais c'est tous les histoires ah sont toujours idiotes. Bah, bah, hein. Oui, ah non, non, ça ne doit ah pas oui, être ah des oui. thèses philosophiques. Tu ah oui. ne peux ah. pas dire ça, tu vois Mexico, par exemple, comme Opéra ouais. euh, D'accord, tu Mexico, me diras, c'est sauvé par Luis Mariano. Mais enfin, c'est quand même une, une belle pièce. Parce que c'est peut-être plus... Plus con que, que ça, il y a le théâtre, c'est pire. Par exemple, Pèdre. Tu l'as vu, Pèdre non hein Pèdre. Elle est amoureuse euh, au fils, à son mari. Oui. D'abord, c'est dégueulasse. C'est pour ça que moi, je veux pas laisser les femmes sans travailler. Elles lisent des bouquins. Quand elles travaillent pour les femmes, elles lisent des bouquins, elles lisent Pèdre, t'arrives au plus marre avec ton gamin. Non, mais pas Ça, c'est l'histoire de Pèdre Ariel, elle joue le jeu, elle est bien. Non mais Ariel, l'élixir d'amour, vous auriez pu nous en interpréter un air, peut-être. Il paraît que l'air principal s'appelle une larme furtive. Une on a la créma furtiva, une a la la la Mais vous savez comment traduit Oh, la plus, bon vent, On plus, mon frère. On plus, mon On plus, mon On plus, On dans un volume subtil. petit. Alors ça, c'est vrai que je ne sais pas si le public du studio RTL a vu arriver Ariel Dombal. Je dois dire que moi-même, ce matin, j'ai été ému quand je l'ai ouais. vu arriver, parce que jamais je ne vous ai vu mais aussi. je sais que vous, vous êtes roulé, non, Ariel. Est pas, elle n'est pas roulée, elle a inventé le roulage <rire> <rire> ah non mais je dois dire, elle est arrivée dans un pantalon à la gauloise. Hein, on croirait une forme de de brais. C'est Falbala -ce que... quoi. Oui, fal <rire> C'est Falbala. Voilà. Et alors ce Allez. pantalon, mais mais mais mais mais, mais c'est limite ah, indécent, oui. je dois dire. Ah, il a des poids. Il a des poids. Un mec comme ça à mettre un pantalon aussi moulant, tu peux deviner sa religion. <rire> c'est vrai qu'elle est très très fine. C'est impossible de faire un film en 3D avec Ariel. Ah, non, ah, non, mais elle va vivre aussi Caroline. Ah, des jambes qui n'en finissent plus. Un petit, Moi, c'est pas difficile, j'ai le même pantalon, mais il y a qu'un seul poids blanc. <rire> Ah non, non, mais je dois dire rien Dieu sais que je vous ai vu sublime, mais là ce matin dans ce pantalon, ouais, quand je vous ai vu arriver, c'est absolument ouais, incroyable. Ouais, ouais. Et moi je tu ouais, mais t'as pas vu que j'ai scomorisé <rire> Parce qu'il y en a moins, Qu'on fait toujours les mêmes compliments aux mêmes personnes. pour bon, qu'est-ce que j'en fais de ma larme furtive là Je ah bon, faire, tout Vous prenez un Kleenex, vous l'essuyez. Non mais je l'ai à l'air principal de l'élixir d'amour. C'est beau. Oui, mais c'est pour Tino. Bah, c'est pas par Oui, C'est pas on le reconnaît, c'est magnifique. C'est pas Parotti. Oui, c'est pas Parotti. C'est Tino. C'est Pavarotti. C'est pas Parotti, je connais Parotti. C'est pas Varotti. c'est pas Parotti. tu lui rasais les poils sous le manteau. Tu pouvais en faire un manteau entier. qui sont con, qui sont con. Les grosses têtes de l'été, Laurent Requier. L'étude exclusive réalisée par MMA révèle que 81 des conducteurs réduisent leur temps de sommeil en vue du départ en vacances. Pour éviter la somnolence au volant, MMA vous recommande de partir après une bonne nuit de sommeil. Retrouvez d'autres conseils sur zérotraca.mma. Bonjour, c'est Cyprien Signy. L'été sera chaud, l'été sera chaud dans les t-shirts, dans les maillots et dans les doudounes aussi si vous êtes frileux. Allez, bel été sur RTL. Chez Roi Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites... Je viens d'emménager et pour ranger mon bazar, on verra plus tard. Hein. Je préfère garder mon budget pour ma crémaillère. On vous répond, vous allez pouvoir faire les deux. Chez Leroy Merlin, on vous propose le kit Dressing Star constitué de deux colonnes, d'un rideau occultant et de deux barres de penderie pour seulement 74,90 euros. Roi Merlin, et vos projets vont plus loin. Pour les 120 ans de casino, grande opération 100% remboursée à ne pas manquer dans vos géants et supermarchés casino. Aujourd'hui et aujourd'hui seulement, des 120 euros d'achat, bénéficiez de 120 euros remboursés. Lors du passage en caisse pour en profiter, dites le mot de passe anniversaire. Les prix bas, c'est... Offre yeah enfin, valable dans les magasins participants en 6 bons d'achat de 20 euros. Valable des 100 euros d'achat, soit un bon d'achat par semaine jusqu'au 15 septembre. Voir conditions et liste des magasins participants sur géantcasino.fr <musique> 12h12, direction Clairefontaine aujourd'hui. Bonjour Bernard Glass. Bonjour Isabelle. À Londres, j'imagine. Oui. Non, mais avec un bon air euh, frais ah. euh, de la venue de la mer. C'est magnifique cet après-midi ah. sur l'hippodrome de, de Clairefontaine <rire> avec un tiers écarté, qu'un T+, -quart -t -plus qui s'est couru en troisième épreuve. Isabelle, oui. euh, le numéro plus c'est le 61. Il fallait jouer le 12, le 7, le 6, le 16 et le 8. Voilà, les courses se terminent à Clairefontaine. La septième épreuve a vu la victoire du 2 à Badan. 8,30 et 3 euros devant le 12 Monte. 2,60 et le 9, Badia 5,70, 4 place pour le 5 et puis la 8 et dernière, le 16 était non partant et c'est le 2, Willis qui s'impose nettement, 6,60 et 3,10, devant le 12, Fedartois qui rapporte 4 euros et le 5, Soveria, 5,30 4 e place pour le 4, 5 e le 17 c'était un pic 5, 2, 12, 5 4 et 17 pour cette dernière épreuve de Clairefontaine, demain les courses seront lieu à Cabourg, un petit peu plus loin, en nocturne, avec un tiercé, carté, 4 et plus, très intéressant les mmh. pronostics, les, les, les commentaires, le répondeur 3210 et le site on les courses .fr. Un petit cheval pour demain, le Mont Bernard. Mmh. Bien, je pense que le numéro 4 Colt des essarts va dégainer à point nommé pour l'emporter. Attention alors. <rire> Attention. <rire> on vous retrouve demain À demain bien entendu. A demain donc. Bonne soirée -vous. à vous, Bernard. Bonne soirée, et bonne <rire> chaleur. Oui. <rire> c'est reparti, c'est l'été, et eh bah oui, sur RTL également, avec Laurent Ruquier, place cette fois-ci au Méloman Une question cinématographique maintenant pour Mathieu Diaz qui habite Céris en Seine-et-Marne. Il faut savoir, et c'est dans Télérama d'ailleurs que j'apprends ça à l'occasion de la rediffusion de ce film sur une chaîne du câble, il faut savoir que Madonna avait, la chanteuse Madonna, avait envisagé d'en faire un remake dont elle serait l'héroïne principale. remake d'un film qui se déroule sur deux heures seulement le 21 juin 1961 à Paris, de quel film s'agit-il Le dernier tango. Non. Un film de la nouvelle vague Un film de la nouvelle vague, ah on ouais. peut dire, oui, euh, oui, oui. Joué par Belmondo. Ah non, il n'y a Cléo, pas de Cléo de 5 à 7 Cléo de 5, 5 à 7, à 7. Ah, Bonne réponse ah, là, là, là, de Gérard Junio. Ouais. Est-ce est est que je peux dire que c'est un film d'Agnès Varda. Varda Oui, c'est très bien. C'est merveilleux. Agnès Varda. Oui. Mais quand même. C'est bien, mais c'est trop tard. <rire> bah oui, mais est-ce que nombreux étaient ceux qui savaient que c'était Agnès Varda. Vous avez raison, c'est bien mais de le rappeler. Ah, voilà. Agnès Varda Et je oui, l'aurais voilà. fait, effectivement, c'est Agnès bon. Varda oui. qui a réalisé ce les film. Les Plages d'Agnès. Voilà. Quel film magnifique. Cléo de 5 à 7, euh. avec d'ailleurs entre autres, parmi les acteurs, Michel Legrand qui a évidemment aussi signé la, la musique, musique oui. et les chansons du film. Oui, est-ce que je peux rajouter quelque chose oui, oui. Michel Legrand jouait du piano. <rire> <rire> il, se, il se moque de vous, là. J'ai l'impression, mais enfin, il n'est pas encore tout à fait au point. <rire> je je, je vais donner une deuxième chance à Mathieu Diaz qui habite Séris en Seine-et-Marne, parce que oui. la Mathieu ra... Diaz est un auditeur, <rire> parce que la réponse de Gérard Jugnot est arrivée un peu trop vite, même si. Bah, évidemment... Moi, je suis trop. Et tu l'as vu ce film Ça prouve sa culture. Rapide, prend, ça ça prouve sa culture cinématographique. Est-ce que je peux rajouter quelque chose oui, oui, oui. Gérard Jugnot était le père Noël dans le père Noël du <rire> Très grand film français. Non, écoutez, ça va. Je, je, je, je vais essayer de poser une autre question sur ce film. Parce que c'est vrai que Madonna, ça paraît étonnant, a voulu faire un remake où elle allait reprendre le rôle de l'actrice principale. Oui, j'ai le titre. Et, et Cléo de 5 à 7. Clito de 5 à 7. <rire> et ça se passe sur 2 heures, ce film. De 5, à 7. Voilà, de 5 à 7. Exactement. Il est 17 heures et, et la jeune La chanteuse, qui elle joue une une chanteuse vieillée dans le film. La jeune chanteuse qui s'appelle Cléo, un peu frivole. Cette chanteuse est atteinte quand même d'une maladie grave. Elle est atteinte d'un cancer. Et elle doit récupérer les résultats de ses examens médicaux dans deux heures. Et on va vivre les deux heures de 5 à 7, pendant lesquelles, évidemment, la tension, le stress euh, va monter. Et la question subsidiaire à 300 euros pour Mathieu Diaz, c'est évidemment qui jouait Cléo dans Cléo de 5 à 7 c'est pas Bulogier Bulogier, non Marchand, une fille qui s'appelait Marchand. Corinne une Marchand. Blanc, Corinne marchand. marchand, bonne oh réponse oui. d'Arielle Dombal et Bernard Mabille. Une belle blonde. Et d'ailleurs, et, euh, et quand, <rire> elle, quand elle déambule, elle va euh, essayer des, des, des chaussures chez un marchand de chaussures. Ce que tu fais toujours quand tu attends <rire> le résultat d'un cancer. <rire> vous, essayer les chaussures. vous devez avoir un nombre incalculable de paires de chaussures chez vous, Ariel. C'est vrai, je ah. suis assez fétichiste de la chaussure. Et je les achète, mais je ne les porte pas. Ah, <rire> tu, tu, pourrais les, tu pourrais les refiler au pot. C'est magnifique. C'est une galerie de pointure. <rire> je, je les achète. Une galerie. Non, mais c'est comme ça. C'est une. Pour les regarder. Je alors. les aime. Je, les les aime. je les vous les sortez des boîtes. des boîtes. Oui, oui. Ah, oui. Elles sont, elles sont bien installées. Oui, elle, elles comme des boîtes. Et vous vous les regardez tous les petits, jours. Des petits bijoux. Je les regarde. Vous les Et puis non, mais le fétichisme du pied, c'est bien connu. D'ailleurs, il y a un auteur du 18e siècle. <rire> qui s'appelle Restif de la Bretonne. Oui, oui, Et oui, oui. lui, c'était le, les, les pieds des femmes, c'était c'était son trip. Mais quoi. moi, je comprends tout à fait moi j'adore les pieds de porc <rire> à la Sainte Ménéole mais alors pourquoi vous avez toutes ces chaussures dans un seul placard à chaussures alors rien mais j'en ai deux des dressings vous ah, avez vous des deux, dressings oui. qui s'allument quand on ouvre la porte avec, les, avec toutes vos robes. ah oui comme un réfrigérateur ah, oui, elle oui, se oui. trompe d'ailleurs parfois <rire> tu vas bouffer chez elle il y a des godasses dans le frigo et, euh, et Bernard a tout comme ça avec que des chemises blanches non racontez-moi alors attendez parce que euh, vous portez donc toujours la même paire si vous mettez pas les, les oui je, je porte Très souvent les mêmes, mais en réalité, c'est une jouissance d'avoir tous ces escarpins, de toutes ces couleurs, mmh. des stilettos. Mais par des... contre, elle a qu'une seule culotte. Mmh. <rire> <rire> oh, enfin, écoutez, déjà, vous avez déjà passé. Tof, enfin, mais vous n'avez pas honte de ce que vous venez dire Si, si beaucoup, oh, franchement, beaucoup, beaucoup. Vous avez le droit de le gifler. Je, je, je vous présente mes excuses. <rire> non, mmh. mais surtout que j'aime beaucoup la lingerie aussi. <rire> <C 'est rire> <rire> Elle ne porte pas. <rire>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 Location longue durée, 36 mois, à 30 000 km premier loyer de 2400 euros, réservé aux particuliers jusqu'au 31 août, sur réserve d'acceptation crédit par Art Détail sur citroen.fr. Alerte, forte chaleur, tous à votre bouteille de ceinture En buvant ceinture quand il fait très chaud, vous faites le bon choix pour vous hydrater. Grâce à sa richesse exceptionnelle en minéraux, ceinture est l'eau idéale pour votre corps pendant l'été. Avec ceinture cet été, ça va fort, très fort La bonne idée but, c'est les crédits prix coûtants avec la chaise de bureau à 17,70 euros. Ça me donnerait presque envie de travailler tout l'été ça Mais pas trop quand même. En ce moment, chez But, la chaise de bureau Astic est à 17,70€, prix coûtant. Oui, prix coûtant. But, des prix et des idées tous les jours, limité à 10 000 pièces. Crazy prix coûtant, prix coûtant de folie.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 Un petit quart d'heure, 20 minutes pour tenter de gagner aujourd'hui un iPhone X ou bien un MacBook Air de 13 pouces. Dépêchez-vous, vous, vous inscrivez tout de suite sur le 3210 ou encore vous envoyez le mot « été » par SMS au 74 et 11 900 et on se retrouve dans quelques minutes. Bonne chance à vous pour le tirage au sort. Nous retrouvons Laurent Ruquier avec les grosses têtes de l'été avec une question culture générale cette fois-ci. Qu'est-ce que l'hypergamie Quand on est marié plusieurs fois là. Non Gamie ou un rapport gamie. avec le, le mariage Ça a un rapport avec le mariage, oui c'est vrai que la monogamie c'est quand on a une seule femme. Ouais. Et la là c'est peut-être la polygamie. C'est un... une énorme on a... miche de pain. Quand on est marié avec une vieille, <rire> une très... hypergamie. <rire> non, une quand on se marie non. beaucoup de fois, c'est pas quand on se marie plusieurs fois. Quand non. on est intensément amoureux tout le long de la vie avec la même personne. Oh, écoutez, vous laissez passer vos messages oh, subliminaux ah, sur d'autres <rire> stations, <rire> oui. Madame Dombal. Mais hypergamie, gamie, c'est en effet hypergamie, le jumelage. Quand on est amoureux de tout le monde. Non, non, l'hypergamie c'est toute autre chose dont nous reparlons. Ça n'a rien à voir avec la femme, à mon avis. Si, si, si, ah avec bon le mariage, la femme et l'homme. Avec donc, la fidélité. C'est lorsqu'on est, -ce est marié qu'un qu seul jour. Mais, il faut bien le dire, l'hypergamie est, actuellement, autant le dire, en baisse. Il y a moins d'hypergamie qu'avant. C'est quand on couche avant le mariage, après le mariage. non. non. L'hypergamie. Alors, peut-être, il C'est quand on couche de... tous les jours avec sa femme. Non. Il s'agit peut-être de certains animaux qui sont hypergamiques. Alors, lesquels animaux Alors, le toucan. <rire> Oui. Bonne réponse derrière moi. Bon, bien sûr le toucan dont je rappelle que il ah non, pèse en là, moyenne 405. <rire> le toucan c'est n'importe quoi. Mais non, ce n'est pas n'importe quoi. Le cochon, Mais m'a dit le le toucan. Le hérisson, le toucan reste toute sa vie avec le même partenaire. Ça ne veut pas dire ça l'hypergamie. Ça c'est le toucan -ce qui que reste toute sa vie avec la même personne. Alors je pense D'ailleurs, il faut le dire, Cariel Dombal, justement. Quoique je l'ignore, mais il me semble qu'elle doit être un exemple de couple hypergamique ou euh, ah, euh, fusionnel. C'est des, des couples qui n'ont connu aucune autre personne. C'est des gens qui font l'amour devant des chaussures. <rire> non. Alors, dans, dans des chaussures. Non. Ah, Je, je, sens que, je sens que le petit veau de comprendre l'émission. J'ai mis du temps. Hein. Mais ça doit peut-être du côté de l'intensité... Pour la public, l'amour en public. Bernard, je pense aussi que c'est un couple hyper gamique parce qu'il m'a souvent dit que sa femme était une conne. Oh Ce qui n'est pas votre cas, rien. Ah non, non. Mais Bernard, vous avez dit une chose pareille sur votre épouse. Jamais. En oh, l'ancienne. Surtout que je suis veuve depuis très longtemps. Ah oui oh, Non, non, non, non, mais sans sans je jamais dit ça. Non, bien sûr non, que, que non. non. Mais quel rapport euh... <rire> Dis donc, je viens d'apprendre qu'elle écoute. <rire> Il veut me faire réviser la pension, dis-donc. <rire> C'est vrai, vrai, On sent, on sent le souci dans le regard de, de Bernard. Comment faire Parce que bon. Non, euh, mais d'ailleurs ça, ça a aucun rapport avec l'intelligence. Enfin, un peu quand même, mais avec. Le... Écoutez, réfléchissez un gens qui, qui ont le même QI Ah, on se rapproche. Pas une même Intensité d'amour Non, l'hypergamie sont des couples. Alors il y en a effectivement de moins en moins. Avant, c'était très souvent le cas, mais et, et, heureusement. Dans le même âge Non, non, qui non, non. Ils sont de la même famille Non, non, non, non. non. Non non non non non non. Ça y en a des couples de la même famille les boutins par exemple. C'est le lot boutin. Vous avez un exemple de couple mis à part Ariel Je pense, je ne veux pas jurer mais je pense que Ariel Damba et Bernard henri Lévy sont un couple hyper gamique. Je pense Bernard que non peut-être pas. Merci Laurent, merci. petit tof justement je pensais l'inverse. Ah l'inverse. C'est un couple fidèle alors. un fidèle. <rire> Mais enfin C'est quand pas, la femme alors, est plus intelligente que l'homme C'est pas une question d'intelligence Ah, ça c'est possible alors ben, ça, est Ah, elle est plus L'hypergamie pour... féminine au sein d'un couple... C'est, c'est, c'est. D'un Non, non, non. C'est pas, pas évident. C'est lié à l'état civil. C'est pas lié. À... -ce que lié aux origines C'est pas lié pays. aux origines. Il se Il se voit la femme a des amants. Non, ça va faire trois. Lié C'est pas lié à l'âge. Ça, ça pas li... se voit physiquement. Ah non, ça se voit pas non. physiquement. Non. Alors, ça va être 300 Faux. euros pour oh Monsieur non. Petit Demange un deuxième chèque. C'est-à-dire que que si si l'un meurt, l'autre meurt aussi. Ils sont tellement professionnels. Ils vont mourir ensemble sur le lit. Non, ils vont pas mourir ensemble. Ils, Ils sont connus euh, très petits ah. Non. L'hypergamie féminine au sein d'un couple, et ça ah ouais. se réduit au fil des années, c'est quand l'homme... Est plus diplômé que la femme. Ah mais je le savais, mais j'ai pas osé le dire. <rire> L'homme est plus diplômé que ah, la femme. Est-ce que c'est votre cas ah Ben oui. A ah, fait oui. école normale supérieure et moi j'avais zéro de conduite et j'ai fait ah, le oui, kindergarten. Oui. Alors euh, oui. Donc vous voyez, je vous voyais, j'essayais pas à vous insulter que ah, de, que de non, dire non, ça. Oh, c'est. On, on était loin. Ah, ouais, je bah... me doutais euh, oui, oui, oui, oui. Et votre femme. Euh... Ah bah c'est le même cas chez moi puisque je n'ai pas mon bac. <rire> Alors vous voyez où elle en est. Non mais voilà, l'hyper féminine c'était très rare hein. avant évidemment qu'une femme ait plus de, de, diplômes, de diplômes que oui. l'homme moi c'est mon cas et eh ben voilà c'est euh, pourquoi j'ai pensé que c'était euh, ouais. l'inverse c'est votre cas vous aussi oui. ah oui votre femme est plus diplômée est que vous c'est à dire que les diplômes sont plus faciles à obtenir aujourd'hui ah, qu'avant ah, ça... <rire> <rire> il faut dire ce qui est hein, quand même est dégueulasse. <rire> il suffit de sucer. <rire> À l'issue de vos grosses têtes de l'été, avec notamment un Bernard Mabie, très en forme, Bernard Maby, que vous retrouverez pour son one-man show, notez bien à l'Olympia à Paris, ce sera le 12 janvier 2019. Que doit-on à Adrian qu'on croit devoir à son père Arthur euh, Rocky Non Adrien, Adrien C'est pas Adrien, c'est Adrien Ah, et, on cherche, on cherche ah, C'est ouais. le fils d'Arthur oui, ouais. Le roi Arthur Non C'est mythologique Si vous trouvez, évidemment, le nom d'Arthur le père, Vous aurez le nom du fils Adrian, et peut-être qu'après, vous saurez ce qu'on croit devoir à Arthur le père, alors qu'on le doit non, est, à Adrian est, le fils. Chantal, ah. tu peux me faire le petit résumé, s'il te plaît. C'est mythologique. Pas du tout. Alors, expliquez, Chantal, la question. Est-ce que vous êtes capable... Alors, qu'est-ce qu'on doit à Arthur le père Non. Déjà, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit... L'addition s'il vous la répétez, euh, je... euh, non, plaît Vous êtes dur avec elle jusqu'à qu'est-ce qu'on doit Est-ce bon. <rire> est que c'est contemporain Comme question What <rire> Mais oui puisque c'est moi Culture qui la pose C'est la réponse est -ce La oui. réponse est contemporaine Vous connaissez plus le père que le fils Arthur, Le père c'est Arthur Miller Arthur Miller non Je vais vous dire non. un truc là on est dans le cinéma On n'est pas dans le cinéma, même si le cinéma s'est beaucoup servi de ce qu'a créé Arthur, mais aussi Adrien, le fils. Ah ah euh, ce, Méliès, Méliès non. Arthur et de... les minimoc. Ah non non, les ils les ont les fait des gros succès. Minimoc. Ah, un énorme succès. Ah. Au cinéma musique. Une chanson dans musique. la littérature, et puis au cinéma. Harry Potter, Non. C'est un dessin Le Seigneur des Anneaux. Si... Le Seigneur des Anneaux. Game of Thrones. Game of non plus. Euh, Arthur, euh, Arthur, Arthur. Arthur Arthur Arthur Anglo-Segue. Arthur Anglo-Segue. Arthur Anglo-Segue. Anglo anglo oh, Arthur Anglo-Segue. Arthur Anglo-Segue. Arthur Anglo-Segue. Arthur Anglo-Segue. Arthur Anglo-Segue. Arthur Anglo-Segue. Arthur Anglo-Segue. Arthur Anglo-Segue. Arthur Anglo-Segue. Arthur Anglo-Segue. Arthur Arthur Arthur Alors ah bah, là, j'ai décroché. <rire> c'est bizarre, ça me tout le On n'a pas trouvé... Alors Arthur. C'est un chercheur, Attends, Déjà, Arthur? déjà, déjà euh, trouvons Arthur. Mais non, mais c'est un écrivain, donc c'est un écrivain. Oui. Voilà. C'est mais... un anglais Ah Oui, enfin, oui ça gazon. pourrait être britannique, on peut pas faire plus britannique. Ah, voilà. un rapport avec James Bond Du tout. Ah, c'est Arthur Conan Doyle. Bravo. Ah, ah Sherlock Holmes. Sherlock Holmes Alors, on a fait quand même un grand pas dans la réponse, mais je répète donc maintenant la question. Que doit-on à qu'on croit devoir à son père, Arthur. Et yep. il s'agit bien effectivement de la famille Conan Doyle. Docteur Watson. Dr. Watson, il l'a inventé non. non. La phrase élémentaire, mon cher Watson Bonne réponse de Florian Gazan. Ah. Ah. Et oui. Car toutes les aventures de Sherlock Holmes n'ont pas été écrites par Arthur Conan Doyle. Le fils a repris le flambeau ensuite. Le fils, c'est Adrian Conan oh, Doyle. Et la fameuse phrase élémentaire, mon cher Watson, n'était pas dans les premiers Sherlock Holmes écrits par le père, Arthur, mais la phrase est apparue pour la première fois dans une aventure de Sherlock Holmes écrite par Adrian Conan Doyle, le fils. Vous voyez, ça paraissait compliqué comme question. Mais en fait, c'était très simple. Non, on va pas non plus exagérer, <rire> Chantal. Les Baskerville, par exemple, le chien de Baskerville, c'est du ah fils. Ah non, c'est Arthur. Ah je... non, ça, ça doit être le Arthur, père. Hein. Ça, évidemment. Mais il y, y a eu des tas de Sherlock ah bah, Holmes, oui, oui, oui, ensuite, le... hein, évidemment, au cinéma, à la télévision... Vous auriez fait un super Sherlock Holmes, Pierre. Ah, Bench. Ouais. Ouais, il peut pas dire qu'il a dû déposer un loup. Ah oui, ah, je vous vois bien avec ah la... Ouais. la non parce que souvent, vous portez des casquettes. Mieux qu'un James Bond. Ah, ah oui. oui. <rire> ouais, non. Là, James Bond, au niveau gadget, il marche plus trop, mais... Vous euh, <rire> pouvez pas dire à Pierre, euh, vous feriez eh bien Jack Bauer, par exemple. Euh, bah, bien. Ah, 24 heures chrono, c'est le temps qu'il faut pour se lever. <rire> vous, vous avez déjà vu 24 heures chrono, non, Pierre jamais. Et House of Cards Oh c'est bien Qu'est-ce ah, qu que ah, c'est bien J'adore Ah moi aussi Sauf carte C'est le gars Qui fait de la pub là. Spencer Tracy ouais, oh, il est Spencer Tracy Mais non Kevin Spacey Kevin, Kevin Spacey, Spacey. <rire> Spencer <rire> Tracy C'est qui déjà Spencer Tracy C'est un vieil acteur Est-ce que vous êtes capable <rire> De viser juste À un moment donné Chantal <rire> Oui mais c'est à peu près pareil hein. <rire> Kevin Spacey Elle est vraiment, elle est vraiment con Cette Chantal Goyard Vous <rire> pensez que c'était L'essentente Mais non parce que Quand même c'est bizarre Moi quand même C'est bizarre Je vais de découverte en découverte en deux ans, je dois dire. Avant. Je pense toujours que vous avez atteint le point culminant et puis non, non, je m'aperçois que. <rire> Spencer Tracy. Elle a un QI surprenant. Hein. Ah, <rire> qui se réduit Vous même. qui avez joué avec elle, Isabelle. Euh... Non, mais euh, au travail, elle est concentrée. C'est les à côté quand même. Faut, faut savoir qu'on est partis euh, tous en, en Italie avec euh, Chantal, enfin tous. Et qu'elle était la seule à s'être trompée de jour dans, dans son billet d'avion. Donc ouais. elle n'a elle a pas pris. Euh, l'avion avec nous comme tout le monde ah, est euh, elle est toujours elle comme est ça forte. elle est forte pour les excuses hein. Ça, euh, je... non non c'est vrai non, mais je suis très, très étourdi mais bon euh, j'ai quand même trouvé un avion assez rapidement oui mais quand vous êtes arrivé euh, euh, ouais, en euh... Espagne <rire> Non, mais pas en Espagne, mais tous, on a tous eu une sorte. un mec qui nous attendait avec un panneau avec le nom dessus et tout, pour nous emmener en voiture, en bateau-taxi, tout ça. Elle... La seule à pas la seule à ne pas voir le mec, c'est elle. Mais non, mais elle est parce qu'il n'y pas mon ange aussi. Mais si, il y avait, nom, si, avait votre nom. J'ai pleuré. Voilà. Et, et, et il y a en... un gars dans un bus qui a dit « Venite, venite !» Il m'a poussé dans le bus, alors. Là. Et elle venait embarquer avec un groupe de touristes à oui. travers Venise. <rire> et arrivé sur la place Saint-Bas, elle m'a quand même dit « On est où <rire> ?» – Élémentaire, mon cher Watson, je reviens à ma question. Hein. Élémentaire, mon cher Watson, a été créé par le fils. Vous voyez quand même, parfois on dit que les, les enfants font moins bien que les, les parents. Non. Et, et quand même, il ouais. euh, fallait la trouver cette phrase. – Humain, c'est faux, le, le fils est meilleur que le père. – Ah bah vous voyez, par ouais. exemple. – Mais, mais ce n'est pas vrai pour euh, Pour, pour San Antonio. – Ah oh, Frédéric là, ça, Dard. Sûr. Et votre fille, elle est drôle, Titoif par exemple. Oui, plutôt. La petite Rose. Elle arrive à à l'école. Ah, <rire> oh, c'est mignon Rose. Elle, elle a fait très belle phrase il euh, y a, euh, a, a, a quelque temps. Contrairement Allez, parle... à son père. Oui, c'est vrai. Je suis tout de suite allé faire un test ADN. Elle a dit euh, :« Ma maman, c'est la pièce la plus importante du puzzle de ma vie. » Oh, à oh. 7 ans. J'ai dit, oh là là, on va tout de suite faire le test ADN. <rire> Méfiez-vous, à mon avis, il y a un académicien qui passe de temps en temps à la <rire> maison. <rire> ah, ah, ah, il va bien, Nicolas Sénat Allez, c'est reparti d'autres bons moments avec les Grosses Têtes qui évoquent cette fois-ci des vacances en Thaïlande mais pour l'heure, un enfin, face aux Grosses Têtes. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Virginie est au téléphone. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous habitez Panzou en Indre-et-Loire. Oh, que c'est joli ça. ça. Ah bah oui, Panzou. Il y a combien d'habitants à Panzou À peu ben... près 500 Ah quand même, 500, vous connaissez presque tous alors. Oui, 500, 500 habitants, 16 viticulteurs. On ah, est bien servi. Ah oui, quand même, du vin d'Anjou, évidemment. Virginie, du Chinon, exactement. Du Chinon, que faites-vous dans la vie, Virginie Viticultrice, vous-même Pas du tout, je, je vends effectivement de la boisson. Je suis assistante commerciale pour un distributeur de boissons pour les bars, les restaurants. Très bien, et vous allez peut-être partir grâce à RTL et surtout grâce à weekendesk.fr à Lyon. L'hôtel Lyon Métropole, un magnifique 4 étoiles situé sur les rives de la Saône, vous attend. Jacuzzi, piscine, 2500 carrés de piscine, sauna, hammam... <rire> Parcours d'hydromassage Qu'est-ce qu'il y a Christine Comment tu ah, peux avoir énorme 2500, 2500 mètres carrés, carrés de, de, de, 2500 mètres de, de, euh, euh, de piscine Alors pardon C'est un étang euh... <rire> Non mais il y a une euh, erreur c est, c est, c est... C est... Alors attendez Peut-être que c'est 2500 mètres carrés De piscine Virgule Jacuzzi sauna, ouais. Hamam Parcours d'hydromassage Et cardio training C'est tout ça oh, qui est Vous ah, n'avez pas parlé De la baignoire De 300 mètres carrés <rire> De la chambre Ça vous attire <rire> les fleuves de Lyon, c'est Saône-et-Loire ou Saône-et-Loire Non, c'est le Rhin, ma chérie. Le Rhin. Non, c'est la Saône et, loire, non, Saône et, <rire> non, et le Rhône, cher Arias. C'est le Rhône <movie> à Ai, oui. C'est la, la Loire à Lyon. Elle speak English, et... elle ne connaît pas les fleuves de Lyon. Alors <laughs> Non mais tout à coup la Saône, elle est dans le coin pourtant. Ah ben oh. oui, oui, on vous l'a dit. L'hôtel il est sur les bords de la Saône. Voilà, Arielle. voilà. Donc... Je ne veux pas insister, mais vous ne m'écoutez pas. Si, Arielle. si, je vous ai écouté. Les 2500 mètres carrés avec euh, parcours, rivière, bain moussant, tout ça. j'ai entendu <rire> tout, tous les. Il est sympa ce Il commence à Lyon, il se termine à Valence. <rire> oh. ah, c'est sympa. Ça Bon Virginie, bref, on vous a fait rêver là déjà. Et oui, oui, suis déjà là. Alors écoutez, vous n'y êtes pas encore, il faut quand même répondre à la question qui vient, question qui concerne quelqu'un qui a passé 70 ans au pouvoir et ah. qui vient de mourir à l'âge de 88 ans. Eh oui. Il avait sa photo partout dans son pays qui vient de mourir. Euh, le roi de Thaïlande. Le oui roi de Thaïlande, oh. c'est gagné. Merci Google. Maintenant, il faut me donner son nom, le roi de Thaïlande. <rire> Euh, comment Qu'on rigole deux On minutes. <rire> elle tape super vite, hein, je l'entends. Bumibol du, du Adulia <rire> Bumibol Adulia bravo, bravo, vous avez gagné votre voyage à Lyon. Merci. Ce qui veut dire, as-tu un bol de riz cantonais <rire> Et c'est son fils qui va lui succéder, ouais, ouais. Mavagira Longcorne. Oh mais Kavagira, le fils, il a déjà 70 ah, ans. 64 ans. Ouais. Ah, oui, 64 64 ans. Paraît, il paraît que c'est le, le roi le plus riche du monde et qu'il ne souriait jamais. C'est bizarre, hein Vous avez déjà mensonge. fait un vol jusqu'en Thaïlande ah Oui, oui, beaucoup, j'adore la Thaïlande, c'est le pays du sourire. Moi, j'aime beaucoup la Thaïlande, j'y passe des, des, des longs séjours à chaque fois et c'est un pays très diversifié, moi j'aime bien, il y, a, il y a des éléphants d'à côté. ah, Christine <rire> Non, il est de l'autre côté, l'éléphant Il y a des plages magnifiques, là vous parlez de l'intro, Les temples Le, le, le vous accoucher, tout ça, moi j'aime beaucoup. Faites-nous rêver, on serait dans l'avion, Là tous, hein, ouais. on est passagers, il y a Titoff, il ouais. y a Pierre Bénichou, il y a Ariel, ouais. Christine, Bernard et moi, on est tous dans l'avion, on va descendre, on connaît pas la Thaïlande et juste avant de partir, vous nous souhaitez un bon séjour et vous nous conseillez sur ce qu'on va aller voir. Qu'est-ce que vous nous dites Alors, bon séjour en Thaïlande, vous allez voir, c'est vraiment le pays du sourire. Les gens sont gentils, ils ont le sens du détail et de l'accueil. Des plages magnifiques avec de l'eau turquoise des poissons, des coins de nature luxuriant oh. avec des éléphants oh. et, et une culture oh, euh, ta gueule je veux sortir une là <rire> <rire> oh, moi, envie une culture de faire riche, de riche, des, avec aussi, des euh. bouddhas couchés, des, des colliers de fleurs ah, et puis pour toi Tito pour la mettre là il y a les roubée. ping pong shots tout ça ah, super. les filles qui elles lancent des balles de ping pong avec leurs nénettes tout ça oh, tu vois, oh, quoi, Quoi quoi, euh, quoi quoi quoi je qu vais y aller aussi tu sais ils s'en foutent des éléphants <rire> et c'est quoi le ping pong show il y a des ping pong shows, c'est c'est comme des petits bars bon c'est un peu glauque hein, mais c'est dans un quartier un peu oh, c'est touristique raconte c'est ça qui est intéressant et ben t'as des, des des des jeunes filles euh, euh, ou des des des femmes hein et et elles font des des exercices incroyables avec leurs lunettes Les ah, lunettes elles oui, lancent les balles de prise Christine elle oui, fait elle ça avec des boules de pétanque ah, <rire> Elle lance des balles de ping-pong en Thaïlande. En attends, attendez, attendez, je comprends pas. Elle lance des balles. Jamais j'ai entendu oui, parler. Elles, elles ont un, un... Et ça toi, as une raquette. Elles ont les Pyrénées euh... tellement musclées là ah ouais qu'elles lancent des balles de ping-pong. Attend, et... Je comprends pas. Tout. Elles ont les Pyrénées musclées. Mais non, le, le, les Alpes. Le Périné. Ah oui. Ce qui est étonnant, quand même, en Thaïlande, c'est les fameux Lady Boys, qui sont plus femmes que femmes ils sont extraordinaires. Et, et pour le pour le coup, c'est on, on leur reconnaît une identité. Oui, c'est ça. C'est le sont seul même védérés, pays euh, parce qu'ils sont ils sont très féminins et c'est Mais y y y a a la sont surprise choisis quand tu rentres à l'hôtel contre. Il y, y, y, y, y, y, y a ou qui... de commandants de bord qui t'est piégé quand même. <rire> <rire> Jusqu'à 18h, les grosses têtes de l'été sur RTL. Laurent Requy.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 Bonjour Isabelle Et comment allez-vous Très bien. Vous êtes Quel surpris. Plaisir. Ah, vous êtes surpris, ah, oui. je suis sûre. Vous nous ah, oui, avez oui. contacté comment SMS ou bien un petit 3210 vous Au SMS, okay, par SMS. SMS okay. Romain, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie Je veux tout savoir. Mais écoutez, je suis agriculteur. Ah, jeune agriculteur. Ouais. Oui, oui, oui. Et vous êtes marié, vous euh, pas encore. Et dites-moi, Et... vous la connaissez l'émission L'amour est dans le prix. Et ben voilà, avec Karine le marchand, des grosses têtes également. L'amour est dans le prix, bah reprend, on le sait, quand même, hein, le 20 août sur M6. Romain, c'est pour oui, vous peut-être, oui. je sais pas. Non, non, non, non, non, non, non, ma, ma, ma compagne. Ah il y a quand même, même ça, caché quand ouais. même derrière. <rire> Romain, on va jouer ensemble, c'est si full foul voulez bien. Soit pour un iPhone 10, soit pour un MacBook Air de 13 pouces. Vous allez jouer soit pour Thomas Hugues ou encore pour Sidonie Bonnet. Vous les retrouvez tous les jours entre 14h et 15h dans la curiosité est un vilain défaut sur RTL Romain, quel est votre choix Thomas ou Sidonie Bah écoutez, je vais choisir Sidonie Bonnec Et bon, vous l'écoutez, on est prêt On y va Allez. Bonjour, c'est Sidonie Bonnec Vous avez été inspiré en jouant au grand jeu RTL de l'été ah. et vous repartez avec le tout dernier smartphone de la marque à la pomme Bravo et bel été sur RTL Oh Romain, c'est génial et Bah écoutez C'est génial, il m'en fallait un justement, donc très bien Eh bien écoutez, très, très ça bien. tombe parfaitement bien Le plus beau okay. smartphone d'Apple iPhone 10 d'une valeur de 1160 euros Quand même Romain, On hmm vous, bah, vous compte Un joli cadeau Très très ah beau bah, bah, cadeau, oui, oui. ah oui D'autant que c'était votre anniversaire je crois, non il n'y a pas très longtemps il ouais, a pas C'est ce qu'on m'a dit. Ça tombe parfaitement bien. <rire> voilà. On vous récompense, on vous embrasse, vous ne quittez surtout pas Romain. Et à très bientôt sur RTL. A bientôt. Avec grand plaisir, au revoir. Alors, au revoir Romain. Prochain rendez-vous, notez bien. Ce sera demain avant 9h. Vous vous inscrivez bien sûr dès maintenant. En appelant le 3210. Ou encore vous envoyez le mot, vous envoyez le mot été par SMS. Au 74 900 Bonne chance à vous donc pour demain matin. Le grand jeu RTL de l'été La suite de vos grosses têtes de l'été Avec Laurent Ruquier, Valérie Mérès Jean-Phi ou encore Marcella Yacoub Et quelques bons moments justement Avec notre Jean-Phi Janssen On en apprend des choses hein, sur ce qui se passe dans les avions quand même, grâce à Jean-Philippe Janssen. Il y, a, il y a des tas de thèses alors sur ce qui se passe Oui, il y a des thèses sociologiques qui ont été élaborées qui disent que les gens dans l'avion sont plus aptes à, à se rencontrer ou à faire des confidences sur leur vie et ils te, ils te confient des choses dans le ciel qu'ils ne feraient jamais ouais. au sol. Ah, moi j'ai fait des belles rencontres tu sais dans l'avion. Ah oui par exemple Des passagers qui m'ont laissé ah. leur carte et je les ai vus en escale. Une, une vieille dame, une vieille dame de Rochefort mais elle avait au moins 85 ans. Qui avait froid ou pas ouais, elle, avait, elle grelottait mais elle avait ses bijoux ses machins, tu sais, tu vois et elle n'avait dû que pour moi. Je travaillais en business elle voulait même pas être servie par l'hôtesse. L'hôtesse, elle dit « Madame, non, pas vous, l'autre, je vais l'autre. <rire> Et donc, j'allais, donc Elle me trouvait charmant, machin. Bon, je m'en occupais bien, tu vois. Et au moment de la descente euh, sur Los Angeles, elle me dit « Vous viendriez pas euh, avec moi manger à l'hôtel ce soir ?» euh, bah, Je lui dis euh, « Non, tu vois, parce que maintenant, avec la DHEA, tu sais, il va falloir lui faire l'amour, tout ça, c'est compliqué quand même. » Je lui dis « Non, je peux pas venir. Euh, » Je dis « Los Angeles, c'est très grand. » Elle me dit « Allez, s'il vous plaît, je vous envoie mon chauffeur. » Et elle m'a envoyé son chauffeur et toi tu envoyé le chauffeur du coup. <rire> non. Et... Mais, et ben, c'était une belle histoire elle m'a raconté toute sa vie elle avait été mariée avec un monsieur qui faisait du des oléo... oléoducs en Alaska je sais pas quoi, elle a jamais eu d'enfant et après elle a voulu que je l'accompagne à l'hôtel et là je me suis dit non moi, je vais être coincé Donc je remonté dans sa chambre, mémé, là, et j'ai retiré son manteau. Je dis bon, ben, maintenant faut que j'y vais quand même. Hein, euh, euh... <rire> et elle t'a dit c'est maintenant qu'il faut y aller. <rire> non. Et puis, mais ça reste une belle histoire. Ah, voilà. d'accord, il n'y a pas de fin l'histoire. Moi je crois que ça allait la, Ah tu la... crois que j'ai couché avec la vieille Oui ou quoi Non, t'as qu pris un coup de déambulateur dans le cul, mais une chute quoi. <rire> En même temps, elle avait pas beaucoup de psychologie, quoi. C'est pas forcément à toi que j'aurais demandé de m'accompagner à l'hôtel. mais c'est que, mais oui, mais euh, je me déplace pas comme une théière non plus dans l'avion. <rire> j'étais un peu viril, j'étais eh, bonjour madame. Euh, ah d'accord. Je vais vous faire un vol formidable. Euh. Je suis pas un symbole de virilité, mais je suis pas super efféminé non plus, non. Non. Non. Je suis comme un un cru, non. Non. Non non, fait, non. non. Mais non, c'est un peu comme quand Michou dit salut les gars. Ouais. <rire> La cage au folle à côté de toi, c'est des catcheurs. Vous avez un chat dans la gorge hein, en ce moment. Tu as rendez-vous qu'il a un spécialiste tout à l'heure il va me retirer le chat <rire> euh, qu'est-ce qui banc, vous euh... est arrivé c'est <rire> à banc. force de trop parler je pense que j'ai beaucoup parlé ces derniers temps oui. Bah, tout de même 4 fait. minutes d'interview chez Drucker ah, ça, ça, ça, ça Ça vous fatigue oui, c'est la, la pollution ah oui, c'est pas vous ah êtes embêté par la pollution vous moi à chaque fois que je viens à Paris j'ai le nez qui coule mais moi je te garantis que j'ai la chance de ne pas être obligé that tout le temps coincé à Paris et tu ben quand quel... j'arrive à Paris il euh, y a des trucs dans la gorge et moi c'est les comptes quand je sors de Paris que j'ai mon nez coule et ma gorge pique pourquoi tu vis dans quel coin, euh, <rire> dans quel coin tu vis euh, oh, tu crois que ça intéresse euh, les gens bah, la de, vie. Ouais, ouais. une localisation non, parce que ça va être un endroit sans aucune pollution si tu décris comme ça, c'est va être un endroit comme une sorte de bulle on oui. dire, c'est du côté de, du côté de la Rochelle la Rochelle, ah. Rochelle. Rochelle. excuse-moi Mais dès que j'arrive là-bas, c'est je re je re -respire normalement. Normal, oui. Vraiment, oui, oui, oui. Il y a la mer, oui, c'est normal, oui. Ah, oui. <rire> une sirène, t'es comme une sirène de La Rochelle. Je t'invite <rire> très, très bien. Je t'emmènerai si oui, oui, bon. au restaurant. On ira, sur... <rire> on ira sur le vieux port, on fera du shopping. Et ah, voilà. Puis après, tu me ramèneras chez moi. Je te dirais... Euh... Je peux pas, mais j'ai mes bas de contention. <rire> pas à les retirer. Il y a des vols Paris-La Rochelle ça, Vous faites pas les petits vols comme ça vous, hein Moi, Non, ah mais ça... il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de, y a pas de vol Paris-La Rochelle. C'est quoi l'aéroport le plus proche de La Rochelle Ah bah, la... la Rochelle, mais ils font pas Paris. Ils font... <rire> non, ils veulent pas. Les... Y... Il y, y a La Rochelle-New York, mais il n'y a pas La Rochelle-Paris. Il y a La Rochelle-Lyon, par exemple, mais il n'y a pas La Rochelle-Paris. Il y a La Rochelle-Lyon, il n'y a pas La Rochelle-Paris Elle a raison, elle a raison. Parce qu'ils veulent pas aller a... à Paris. Il y a Londres-La Rochelle aussi. Oui, il y a Londres-La Rochelle. Non, mais c'est parce que londres ah, c'est là qu'il y a France. les francopholies non, c'est ça Oui. Oui, ah bon, les euh... francopholies de La Rochelle. Oui, ouais. on fera les francopholies ensemble, si tu veux. Oh, puis il n'y a pas que les, les francopholies il y a plein de... aussi les vieilles, <rire> <rire> les vieilles charrues. Will be so strong looking for a new version of myself. Cause now all I want is to be Cécile Acrole et Gavin Moss à l'instant. My life is going on. Le générique de la série La Casa del Papel est devenu donc le tube de cet été 2018. RTL, les grosses têtes de l'été. Laurent Ruquier, Lidl.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 Et avant de retrouver quel est votre signe Avec Christina, c'est Laetitienne Rendez-vous tout à l'heure à 18h pour RTL Soir Avec Vincent Parisot. Et autre rendez-vous, 19h15, 20h On refait le monde Pour l'heure, nous retrouvons Laurent Ruquet, Le meilleur des grosses têtes, les grosses têtes de l'été Avec Philippe Gueluc, Karine Le Marchand Et Bernard Babille RTL La valise 1014 euros dans la valise RTL, plus cinq autres choses que je vais peut-être répéter le temps que les sonneries retentissent chez quelqu'un, quelqu'un qui va être choisi par Fabrice et parce que je ne demande jamais à Fabrice un numéro ah. entre 1 et 20, ah, oui. et il est un peu triste, je le vois bien mon boubouné, il est un peu triste, <rires> Ah oui, ah, oui c'est son surnom alors. Oui, Ça allons. fait pas grosse manivelle hein. <rire> Alors un petit numéro entre Eva et mon boubouné ah, Du coup je suis pris de cours euh, Le 3 Le 3 ah. Alors on va appeler Marie Rouillon Ah oui <rire> C'est son nom Et, <rire> et on lui va enlever le C elle aussi <rire> Et le P <rire> Marie Rouillon habite Vézelise, en Meurthe-et-Moselle. On espère évidemment qu'elle a bien noté non seulement les mini-14 euros, ça va sonner, mais aussi le livre « Le génie du mensonge », deux places pour la tournée des grosses têtes, le livre de Clémentine, sur Clémentine Churchill de Philippe Alexandre. Allô Oui oh bonjour, oh, bonjour, Marie Marie Rouillon Oui Vous habitez Vézelise, en Meurthe-et-Moselle C'est cela, c'est cela, c'est cela. cela. Oh, et si je vous dis que j'ai Mademoiselle Chantal Latou à côté de moi, Mademoiselle Caroline Le Marchand, oui oui, oui oui, tout ça, oui oui oui bien sûr, et Mademoiselle Caroline Diamant. Bonjour. À votre avis, qui suis-je Oui oui oui, je n'ai pas le montant de la valise. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Oh là là, mais qu'est-ce ah, que vous me racontez là, Laure Marie Vous allez repartir avec une chanson de Chantal Latou. <rire> Comment se fait-il que vous n'avez pas écouté RTL cet an dernier Non, mais c'est à vous de m'appeler là. Euh, Appelez-moi aujourd'hui, je veux dire. Bah, fait <rire> Petite précision. Ça c'est la phrase la plus surréaliste que j'ai jamais entendue. Petite précision, nous sommes aujourd'hui. <rire> Qu'est-ce que je suis en train de faire là Je vous appelle bien aujourd'hui. Oui, oui, non mais là, j'ai un répondeur, me semble-t-il, et donc la valise a dû avoir lieu hier ou avant-hier. mais ne rien ce c'est Bogdanov, il un problème d'espace-temps, que C'est un paradoxe temporel. Attendez, je ne comprends pas ce que vous voulez me dire, Marie. Madame, écoute les grosses têtes, entre 16h et 18h. Or, il est... On ne peut pas le dire, mais il est 11h12. Ah, donc elle pense qu'on est un répondeur, là, tous. Mais non, et l'émission est enregistrée chaque matin, Marie. Ah, oh, d'accord Vous avez pas remarqué que c'est rare que le répondeur le vous réponde <rire> <rire> précisément à la question que vous avez posée, quand même. Mais non, mais c'est déjà rare qu'un répondeur vous appelle. Mais <rire> Oui, Blanc... comme son nom l'indique. <rire> vous Blanc... êtes blonde <rire> Laurent, vous, vous, dites, vous dites que l'émission est enregistrée chaque matin, tout le monde ne le sait pas, parce que quand on, est, on approche de 17h, je veux dire, à l'heure de diffusion, vous dites, il est bientôt 17h. Oui, mais oh, il est souvent annoncé sur l'antenne que les enregistrements oui, ont oui. lieu tous les matins, on ne le cache pas, ah on n'est pas hypocrite. Comme d'autres, sur d'autres <rire> radios. <rire> oui, oui, oui. Alors voilà. Donc maintenant quand non, même... ben, je n'ai pas tout, je n'ai pas tous les éléments. Euh, je crois qu'il y a 1014 euros. Ça c'est pas mal, oui. Il y a deux livres de je ne sais plus qui. Ah, ouais, ça ça c'est moins vrai. précis ouais. déjà. Ouais. Non mais c'est vrai en même bon, temps. Bon alors écoutez, on va parler. Non non mais ah. écoutez, je n'ai pas tout, euh, tous -ce les que éléments. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marie Ah je, je je je suis sans emploi. Sans emploi. Vous cherchez peut-être du travail, mais en tout cas, je vais vous envoyer une montre RTL, Marie. Homme oui. ou femme? Homme, oh, oh, on va dire. Ah pour ouais. votre mari? Lequel je ne sais pas. Non, bon, Comment ça vous aller, avez hein. plusieurs Maris, Marie. Non, non, bah, non, elle a plusieurs espaces-temps, <rire> donc.. Euh... Non mais écoutez Il y en a un qui fait répondeur L'autre qui fait enregistreur ça, Bon alors je vous envoie une on montre Arrêtez la plaisanterie Mais qu'est-ce que je veux dire Je suis au travail Donc je vais faire Ah, ah genre, euh, Elle a dit qu'elle Vous venez nous pas dire Que vous n'aviez pas de travail Elle se fout de notre gueule Soit, soit on a appelé Sainte-Anne Soit elle se fout de notre gueule ouais, <rire> soit... Elle vous, vous dit Je suis sans mais emploi oui, mais vous êtes au boulot Vous êtes au travail Ou pas au travail Oui oui oui Vous faites un loge ah, par là, Elle travaille oui. au black je suis au travail, donc écoutez, je vais faire très court. Oui. Par contre, si vous pouvez me rappeler demain... Là, je... Elle est fantastique. Elle est géniale, Marie. Non, je vais vous envoyer une montre RTL, Marie. L'almana des grosses têtes, qui est actuellement dans toutes les bonnes librairies. Et oui. deux mecs en blanc pour apporter tout ça. <rire> Et on vous embrasse très très fort. rtl Première Radio de France